السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم ألا إن أصدق الكلام كلام الله؟ وخير الهديه محمد صلى الله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله في النار بعد حياكم الله يا مرحبا بكم في سهرة يوم الاربعاء 17 ربيع الاول 1431 لليجير سو كي كوريسپونت افيك لو 3 مارس 2010 دابري لو كالندري كريتيان ان برينسيپ aujourd'hui char nous devrions commencer le premier das sur l'exégèse du Coran, sur le tafsir ser le premier das en commençant par le Fatiha ensuite les petites soates Celles que tout le monde connaît et comme ça aujourd'hui y pendant toute la journée je n'avais pas la connexion non, je ne, je ne viens de la voir ça fait peut-être une heure un moi donc euh, puisque puisque mercredi d'habitude on faisait char salrin une fois par quinze jours et l'autre semaine c'était divers divers donc j'ai choisi aujourd'hui char ta'ala, de commencer un petit livre un livret au combien important et écrit par l'imminent savant chi qui s'appelle les fondements de la foi à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. C'est un livre sur la nam très très important, pour que le croyant marche, c'est-à-dire adore Allah Ta'ala, avec clairvoyance. Il adore avec quoi Avec ce que Allah Ta'ala a légiféré. Et ce qu'il a légiféré, surtout, c'est dans la Aqidah. Dans la Aqidah, beaucoup plus important que ce qu'il y a dans la Sharia. Tout est important. Mais si on parlait de prédominance, vous savez que l'aqidah la est plus importante et prévue sur toute autre matière. C'est pour ça que les plus heureux, ce sont ceux qui connaissent la l'aqidah mieux, mieux que les autres. Les plus heureux des des croyants, ce sont ceux qui connaissent l'aqidah la plus que les autres. Pourquoi Si tu te trompes dans la dans le fiqh ou dans la salat ou dans la zakat, Allah Ta'ala est miséricordieux. Mais si tu fais des fautes ensuite pour associer Allah Ta'ala à un autre, et faire des grandes fautes dans la aqidah, et tu morts ainsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne pardonne pas, ne pardonne pas à celui qui qui fait quoi Qui fait le shirk et ne se rompt pas et meurt, sauf bien sûr s'il était vraiment, vraiment yani ignorant et sans oublier que l'ignorant, l'ignorant doit demander la science, l'ignorant s'il se détourne de, de, de la science qu'est-ce qu'il a Il a les péchés. Pourquoi Parce que la quête de la science est une obligation. Celui-là, il n'a pas cherché la science. Il a passé son temps à jouer, à plaisanter, à rire, à aller au café, à voir des films. Donc, au lieu d'apprendre quoi Au lieu de prendre d'apprendre ce qui le mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala, vers son paradis. Il y Donc, je disais, ce livret est très important. M'incha'Allah ta'ala, pourquoi Regardez, il contient quoi Dans la table des matières C'est quoi la religion islamique Ce sont quoi les piliers de l'islam C'est quoi les bases de la croyance islamique C'est quoi la foi en Allah Ta'ala le trio C'est quoi c'est quoi la foi aux anges Ensuite ça vient. C'est quoi la foi au livre La foi aux messagers. La foi au jugement du, du jugement dernier et enfin la foi au destin. Là, chaque chaque chapitre que je viens de citer on va dans les prochains cours l'apprendre le, l'expliquer avec euh, des détails on commence ala. la religion islamique l'islam est bien plus qu'un ensemble de croyances ou de dogmes et de pratiques culturelles qui constituent les rapports de l'homme avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'islam englobe tous les aspects de la vie. C'est pourquoi c'est pourquoi le mot religion, tel qu'il qu est perçu dans la langue française, est partiellement inadéquat à la traduction du mot arabe d'in. On va expliquer ça. L'islam, comme vous savez, ce n'est pas seulement ce qu'il y a entre toi et Allah ta'ala, comme quoi comme prière et comme zakat et comme mais comme hajj comme croit beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans et beaucoup d'ignorants mais l'islam c'est plutôt un mot de vie nam l'islam c'est tu te soumets Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il a légiféré tout, tout, tout, tout l'islam c'est quand tu te lèves le matin tu commences déjà par l'islam tu dis quoi au lieu de bâiller et de dire oh je sais pas quoi tu dis alhamdulillah Tu as commencé par appliquer l'islam. Tu as ouvert ta journée par une adoration, Alhamdulillah, qui nous a ressuscité après nous avoir euh, pris nos âmes. Et c'est vers lui que nous allons revenir. Allah Ta'ala, quand tu dors, il t'a pris ton âme. Et quand tu te réveilles, il t'a ressuscité. C'est pour ça que Dans le paradis, il n'y a pas quoi Il n'y a pas le, le fait de dormir. Car dormir, c'est quoi si C'est une petite mort. C'est la petite mort. C'est pour ça que quand tu te réveilles, tu dis, alhamdoulilah, qu'il m'a m'a redonné la vie. Pourquoi Car tu étais morte quand tu t'es endormi. C'est pour ça que toute personne qui s'endort ne peut pas garantir qu'elle va se réveiller. Car elle ne détient plus son âme. Elle ne détient plus son âme. Son âme, et chez Allah subhanahu wa jal, Vous remarquez que dans Sohaut El-Kahf, Allah Ta'ala, quand il a parlé des gens qui étaient dans la caverne, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit on les fait retourner sur le flanc droit et sur le flanc gauche. Pourquoi il a dit on les fait retourner Pourquoi il n'a pas dit on les retourne Pourquoi il n'a pas dit qu'ils se retournent Car quand tu dors, c'est pas toi qui te retourne. Ton âme n'est plus chez toi. C'est Allah Ta'ala qui... Donc j'ai dit, c'est quand on se réveille. Ensuite, comme ça, pendant toute la journée, tout ce qu'on fait doit être conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on revienne le soir vers notre lit en disant Allahoumarbi bismika wadahtu janbi ou bien d'autres invocations. L'islam est la religion avec laquelle Allah Ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah Ta'ala, le Seigneur, a parachevé les messages antécédents avec l'avènement de l'islam. Et il a complété sa religion pour ses serviteurs et les a comblés de son bienfait En agréant l'islam N'acceptant ainsi de personne Aucune autre religion Allah Ta'ala a dit Dans Surat Al-Ahzab al-Kualizi Verset 40 Il a dit Mohamed n'a jamais été le père De l'un de vos hommes Mais le messager d'Allah Est le dernier des prophètes Allah est omniscient Et il a dit aussi Dans surat Al-Maïd, à la table servie, verset numéro 5, il a dit Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Il a dit aussi dans surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset numéro 19, il a dit Cert, la Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Certes, la religion acceptée accepté d'Allah c'est l'islam et il a dit aussi dans Surt Ali Imran verset numéro 45, 85 il a dit et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'audelà parmi les perdants il sera dans l'audelà parmi les perdants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique il a dit a être rapporté par Bukhari Muslim, il a dit Mon cas est celui des prophètes qui m'ont précédé Et pareil au cas d'un homme qui a bâti une maison L'a embelli, l'a orné Mais il a laissé vacante la place d'une brique Alors les, géants, les gens qui viennent la visiter Et font le tour, l'admirent et disent dommage, c'est-à-dire comme elle est belle cette maison, mais dommage pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique la brique qui manque et eh bien il a dit que la paix soit sur lui il a dit, eh bien je suis cette brique je suis le sceau des prophètes rapporté par Bukhari muslim donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et il n'y aura aucun prophète après lui Il en a eu hein, 124 000, ou là, 123 999 avant lui, mais après lui, il n'y aura aucun quoi, aucun prophète, aucun messager. Et combien c'est décevant, combien c'est décevant, qu'il y ait des sectes de nos jours, qui, entre parenthèses, se disent aussi musulman, et, et quoi et Ils disent qu'il y a un autre messager, après le messager Muhammad sallalahu alayhi wa sallam même sur le passeur le passeur où on peut trouver de tout sur le passeur qu'on peut trouver yani de tout toutes les les, les les religions fausses du monde on peut on peut les trouver dans le passeur sur le passeur il y a des gens qui disent quoi qui disent que le dernier prophète ou bien le dernier messager ce n'est pas seulement Muhammad ce sont deux c'est Mohamed et c'est aussi Ali ibn Abi Balib son gendre c'est une dawa très connue qui est prêchée par par l'aposta l'aposta 15 à 13 vous connaissez tous à chaque fois il change de, de, de pseudo il dit que le dernier messager ce n'est pas seulement Mohamed ce sont deux, Mohamed et Ali on dit apostat apparemment car yani, celui qui dit ça il, a vraiment, il est vraiment sorti de l'islam Mais yani, c'est vraiment grave pour euh, pour des gens Paris. المهم. Il dit ici ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'humanité tout entière de prendre l'islam comme religion. Non. Allah ta'ala dit dans sourate Al-A'raf verset 158. Au Mohamed c'est-à-dire il lui dit, il dit à Muhammad dit au ô gens, ô gens Je suis pour vous tous le messager d'Allah qui est le possesseur de la royauté des cieux et de la terre. Donc, aux gens, ce n'est pas aux musulmans, aux vous tous, chrétiens, juifs, tout le monde, vous tous. Je suis pour vous tous le messager d'Allah qui est le possesseur de la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah on et on sont messager le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles et suivez-le afin que vous soyez bien guidés vous remarquez qu'il dit qu dit Allah, entre autres du messager d'Allah il lui a dit il a dit de lui le prophète illettré illettré tout le monde tous ceux qui l'ont côtoyé savent que il n'a jamais été à l'école ni sauf ni ne savait écrire ni lire non pourquoi si tu sais l'une des sagesses car s'ils savaient lire ou écrire ils auraient dit quoi ils auraient dit ce Coran c'est toi qui l'a écrit et aussi lorsqu'il va dire des choses des choses yani des, des des choses vraiment vraiment lesquels peut-être de nos jours on n'a pas encore découvert les choses qu'il y a dans le coran et les choses qu'il y a dans la sunna que les savants viennent tout juste de découvrir les bienfaits dans la médecine, etc. Que vont dire les gens Ils vont lui dire, bien sûr, tu as lu ça dans un autre livre. Ou bien, tu as lu ça chez dans la médecine. non Mais celui-là, Allah a voulu que il soit vraiment quelqu'un qui n'a jamais écrit, ni n'a jamais lu. Pour leur montrer que ce que je dis, ce n'est pas de moi. C'est de la révélation. C'est de la révélation Naam. le prochain verset qui va venir Al verset 48 dans l'authentique de muslim d'après abou Huraira le prophète wa sallam, a dit je le jure par celui qui possède l'âme de Mohamed entre ses mains c'est à dire je jure par Allah que quiconque parmi les juifs et les chrétiens, entend parler de ma personne et ensuite meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, qu'il fera partie des gens de l'enfer. Hadith authentique. Donc c'est très grave hein, pour ceux qui ont entendu parler de lui et ne veulent pas le suivre et disent que nous notre prophète c'est X ou Y. Alors qu'ils savent que cette prophète, ce prophète dont vous parlez, oui c'est vrai c'était un prophète, mais on s'entend mais ensuite ça a été abrogé, c'est à dire que après l'avènement de Mohamed toutes les autres religions qui étaient vraies et véridiques en leur temps ont été abrogées elles ne comptent plus, on doit suivre toujours qui Le dernier toujours le dernier qui qui est venu donc il dit ici, je répète Je répète ce qu'a dit le messager, wa sallam, je jure par celui qui possède mon âme entre ses mains, l'âme de Mohamed entre ses mains, que quiconque parmi les juifs et les chrétiens entend parler de ma personne et ensuite meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. J'ouvre ici juste une petite parenthèse pour dire que nous quand on voit quelqu'un qui est mort par exemple sans croire au messager d'Allah pour nous apparemment c'est un mécréant, apparemment mais que peut-être, je dis peut-être celui-là aura des excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi si maintenant cette personne a essayé et a fait tout son possible pour connaître cet islam mais que, mais que il y a des gens jours et nuits Non, comme vous devez le savoir Qui font tout leur possible Pour amochir Et donner une très très mauvaise Et fausse image de l'islam Et on va lui dire que Ce Mohamed Que tu voudrais toi connaître N'est en fait qu'un sorcier N'est en fait qu'un Qu'un voyou, n'est en fait qu'un voleur N'est en fait qu'un quelqu'un qu qu Il commence à lui donner les plus mauvais quali Qualificatifs Jusqu'à ce que certains diront un coureur de jupon d'autres diront un pédophile et d'autres et d'autres que qu'Allah Ta'ala nous préserve de cette mécréance celui-là on va, qu'est-ce qu'il va ressentir il va dire donc celui-là donc c'est pas un prophète, un prophète qui a qui a tous ses, ses défauts non c'est pour ça que nous notre but c'est quoi, c'est de faire tout notre possible pour montrer aux gens le vrai islam et qui était vraiment Le messager sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature que sallallahu alayhi wa sallam a l'écrit. C'est pour ça que toute personne, toute personne qui soit chrétienne ou juive ou communiste ou ou si elle tombe vraiment, si elle tombe vraiment sur les vrais livres de l'islam et les vrais livres qui ont la vraie biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent que quoi Ne peuvent que l'aimer et, et décider de le suivre. C'est impossible c'est impossible que quelqu'un le connaisse et ne le suive pas. Non, le connaisse bien sûr. dans yani ça vrai, ça vrai eh, biographie. Donc la foi en Islam consiste à approuver ce que apporté le messager sallalahu alayhi wa sallam avec acceptation et obéissance. C'est-à-dire avec soumission et satisfaction. Pourquoi la soumission ne suffit pas Car tu peux te soumettre à quelqu'un qui t'a quoi Qui t'a contraint à à te soumettre à lui. Il te met un revolver sur la tempe et il te dit « Fais-moi une inclination. » Ou bien « Fais-moi une prosternation. » Mais ça, ce n'est pas la vraie soumission. La soumission envers Allah, il faudrait qu'elle comprenne quoi Qu'elle comprennent aussi yani, euh, la satisfaction totale. Non, tu es satisfait de ce que tu fais tu le fais, c'est toi qui qui as choisi de le faire. Tu le fais avec amour même, avec amour. C'est pourquoi, il dit ici, ce n'est pas une simple croyance verbale comme le pensent beaucoup de personnes et certaines personnes. Ce n'est pas seulement tu dis « Shadun la ila Allah, Shadun al-Muhammad wa Rasulullah » et ça s'arrête là. Ce n'est pas une phrase qu'on dit. Cette phrase, pourquoi le perroquet il va la dire, il va pas aller au, au paradis. Le perroquet va dire cette phrase, il va pas au paradis et le, le du messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam Abu Talib non savait-il pas cela et était-il difficile pour lui de dire une phrase ensuite et d'y se trouver au paradis mais est-ce mais la dire c'est facile mais est-ce qu'il va se soumettre avec satisfaction totale c'est ça vraiment yani le plus important dans la shahada c'est-à-dire la dire attestée ensuite l'appliquer il a dit en effet la religion islamique comprend tous les avantages que possédaient les religions les religions précédentes tout en se distinguant de celles-ci par le fait qu'elle soit convenable en tout temps et à toute nation c'est pas comme disent les gens que l'islam c'était l'islam d'autrefois c'était pour les arabes quand ils étaient en Arabie Saoudite, c'est tout, ce n'est pas maintenant. L'islam s'est dépassé maintenant. Non. Toute personne qui dit ça, c'est une personne qui n'a pas connu l'islam, c'est tout. C'est une personne qui ne sait qui ne connaît rien de l'islam. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Al-Maïda, verset 48, il a dit: "Et sur toi, c'est-à-dire Muhammad, et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Naam, et surtout nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. L'explication que l'islam soit convenable en tout temps, en tout lieu et à toute action, consiste à croire, que le fait de s'y attacher fortement n'infirme pas le bien-être de la nation qui suit cette religion. Au contraire, par l'islam, la société sera corrigée et trouvera l'équilibre, la tranquillité et le bonheur. Et cela ne signifie pas, comme le revendiquent certains gens, que l'islam est soumis au temps, au lieux et aux nations. Non. Certes, l'islam est la religion de la vérité, Allah a garanti la victoire et la gloire à celui qui s'y attachera fortement et véridiquement. Surat al-Saf, verset 9, Allah Ta'ala a dit, « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. » Vous avez entendu C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Pourquoi Pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de version des associateurs. Regardez l'islam. Ça fait combien de siècles que ses adversaires veulent le dénigrer Combien de siècles que ils essaient de donner de l'islam l'image la plus mauvaise Est-ce qu'ils ont réussi des fois en critiquant l'Islam. Des fois en critiquant le Coran. Des fois en critiquant le messager lui-même. Des fois en prétendant qu'il y a des fautes dans le Coran. Des fois en prétendant qu'il y a des contradictions. Des fois en prétendant qu'il marche pas avec la science. Des fois en prétendant qu'il est contre la femme. Qu'il est contre l'émancipation. Qu'il est contre la civilisation. Qu'il est contre la science. Qu'il est contre. qu'il Est-ce contre est- -ce que cela ont-ils réussi Est-ce que cela là vont-ils réussir ils ne peuvent pas pourquoi car là, là, car cette religion vient du Seigneur elle ne vient pas d'une personne elle vient de celui qui nous a créé vient de lui et lui-même a promis il a dit pour la placer regardez bien le verset pour la placer au-dessus de toute autre religion honnêteté dépit de la version des associ associateurs n'am pour la placer au-dessus de toute autre religion Non, Rappel, je rappelle que que il est possible d'être dans ce salon et dans l'autre qui est ouvert en Europe en même temps. Il est possible d'être là-bas ici en même temps, ce n'est pas يعني yani, dans dans qu'il a cette option d'être deux d'être dans deux ou trois salons à la fois. C'est pour ça que je vous demande d'être inshallah là-bas de, mar de marquer votre présence là-bas et de rester ici écouter avec nous inshallah Ta'ala. Allah Ta'ala Ta dit dans le Coran surat al-Nur surat al-Nur verset 55 il y a un verset le muslim alhamdulillah essaye d'afficher ce verset très important, il contient beaucoup de choses écoutez ce que dit Allah wa dans surat al-Nur verset 55 il a dit <coughs> Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru « Et pratiquer les bonnes œuvres, « Qu'il leur donnerait la succession sur terre « Comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. « Il donnerait force et suprématie « à leur religion qu'il a agréée pour eux. « Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. « Il m'adore et ne m'associe rien. « Et celui qui m'écroit par la suite Ce sont là les pervers. Donc chauffeur, regardez bien ce verset. Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres, qui leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui l'ont précédé. La succession sur terre, c'est ce que les gens appellent maintenant, ils disent le khilafa. Allah Ta'ala va donner le califa, comme on dit maintenant. Naam. Allah Ta'ala a la promis à ceux d'entre vous qui ont cru et, fait, et font les bonnes oeuvres qui leur donnera, quoi Le califat. Donc qu'est-ce qu'il faut avant cela Allah Ta'ala a la promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres. Donc il faut que tu crois d'abord et que seconde d'où tu fasses les bonnes oeuvres. Et l'une des... Euh, yani, qu'est-ce qu'il y a dans, dans les bonnes oeuvres Qu'est-ce qu'il y a à la tête C'est de connaître sa aqida, c'est de demander la science. c'est Et de demander la science, qu'est-ce qu'il y a à la tête C'est de connaître la aqida. Et nous quand on parle, on parle beaucoup plus de aqida que de tawhid. Pas comme les takfir, ils tawhid, tawhid, tawhid, ils connaissent rien dans tawhid. Ils ne parlent jamais de aqida. La aqida contient le tawhid. Le tawhid ne contient pas la aqida. Quand c'est tawhid, ça veut dire que tu parles seulement de quoi le touhid de la seigneurie, le touhid de la divinité et le touhid des noms et des attributs quand tu parles de tu parles de tout tu parles du syrah, tu parles de l'enfer de djannah, la vision d'Allah, le, le, le bassin le le le tout ce qu'il y a c'est ça l'aqidah, c'est pas seulement le touhid qui yani, qui se trouve lui même à l'intérieur de, de l'aqidah la le touhid se trouve dans la l'aqidah et l'aqidah la ne se trouve pas dans le touhid ce qui est plus, plus vaste Allah Ta'ala promet à ceux qui d'entre nous ont cru et pratiqué les bonnes oeuvres, qu'il va leur donner quoi La succession sur terre. Ce sont eux qui vont commander. Ils vont leur donner le califa Comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il l'a donné à ceux qui nous ont précédés. Taïeb. Ensuite, il a dit, il va donner force et suprématie à leur religion, c'est-à-dire leur religion sera celle qui va dominer. Naam il va donner force et supprimation à leur religion qu'il a accueillie pour eux. Et qu'est-ce qu'il va leur donner aussi Il va leur donner, il va leur changer leur ancienne peur en sécurité. Non. Quand il y' a pas le califat, quand c'est pas le musulman qui commande, quand c'est pas... Non. Tu as peur. Tu as toujours peur, on te commande. À tout instant, on risque de te léser. De t'emmener en prison, tu es de te te. Mais quand il y a le califat, il y a l'islam, tu n'as peur de personne. C'est la religion la plus juste. Non. Le... Le président de la, républi de la République lui-même, tu déposes une plainte contre lui, il est quoi Il sera peut-être emprisonné, peut-être fouilleté, peut-être démis de ses fonctions, peut-être. C'est comme ça en islam. Donc il n'y a pas en islam, il n'y a pas en islam, donc on a toujours peur. On a peur, là. Le voleur, on lui fait rien, quelques jours en prison, il sort. Le drogué, on lui fait rien, hein, quelques jours en prison, il sort. Il a des amis, il a, tu connais toi, un juge, il te fait sortir, et, et comme ça. Donc la peur est toujours autour de nous, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Allah Ta'ala promis que il va enlever cette peur et te la changer en sécurité. Mais à condition de quoi Écoutez bien la fin du verset. Il m'adore et ne m'associe rien. Voilà les deux conditions citées et que c'est toujours les savants. Ya'budunani il m'adore wa la yushrikuna bi chay ne m'associe rien. Donc, combien de gens, combien de musulmans, parlent du matin au soir du califat Non, califat, on veut califat, califat, non, du matin au soir. Et, alors qu'ils font plein de chirques, et que ce sont les plus grands ignorants qui puissent exister sur Terre. Et cela du matin au soir, califat, califat, sharia, sharia, sharia, non, mais ils sont pleins de shirk, ils ne connaissent rien dans la l'aqida. Rien dans l'aqida. Si vous allez maintenant sur le Paltok, tout à l'heure, je sais pas s'il si, si, si est toujours là, il y avait un salon qui s'appelle Jihad puis Sharia. Écoutez, je parle à l'aqida. Jihad. Ensuite, Sharia. Subhanallah. Il n'y a pas aqidah, Jihad. Ensuite, Sharia. Il pas la Vous voulez dire, aqida. Ensuite, Jihad. Ensuite, Sharia. Non. Commence par le Jihad. Non. Commence par le Jihad on va construire des armes et on est tous contre plein de shirks et on va faire le jihad. Le jihad ils l'ont bien fait en Afghanistan. Ils ont bien fait contre contre les Russes. Et ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont est qu'ils ont pu faire un état islam islamique Les talibans, les talibans, les vendeurs de la drogue. Quand ils ont gagné, ils ont gagné contre les Russes. Ça, ça fait 15 ou les 20 ans. Est-ce qu'ils ont pu faire le califat Ils ont pu. Ils ont pas pu. Pourquoi pas de, pas de pas ils ne connaissent pas l'aqidah ils ont même tué les talibans ont tué de grands savants salafis de grands savants de Al-Sulnau Jama'a comme Jamil Abd al-Rahman un grand savant envoyé par l'Arabie Saoudite ils l'ont tué là-bas les talibans pourquoi parce qu'il disait que si on veut si on veut que Allah Ta'ala nous donne nous donne la victoire, nous donne le califat on doit être sincère avec lui on doit pas faire de shirk on doit suivre la vraie sunna. Et euh, qu'est-ce qu'il disait Ils disaient, nous, nous sommes des Hanafites. Il faut aller tourner autour de certains tombeaux et demander aux morts de nous aider. Et lui, il leur dit, qu'on voulait qu'Allah nous donne la victoire. Ça, c'est du chirc. Tu vas tu vas chez le, le, le mort, tu lui demandes. Tu laisses Allah, tu vas chez le mort. Alors, ah, ils ont dit, celui-là, il commence à nous casser la tête. Hein, et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné n'est pas celui là cela ils vont donner le califa regardez Allah tête ce qu'il a dit à condition il a dit deux choses il m'adore et ne m'associe rien nam il ya bou qu'on ce que souffre ce que souffre l'islam avec pas avec ses, ses ennemis d'extérieur Avec ses ennemis intérieurs, avec les takfiris, avec les khawarij, avec les habesh, avec les mu'tazilah, avec, avec, avec. Ceux qui sont de lui, pas d'extérieur, de lui, na'am. A'audu billah. Ensuite, il dit aussi, l'islam est aussi une religion complète dans sa croyance et dans ses lois. Regardez maintenant à quoi appelle l'islam. En, en quelques points, en cinq ou six points. Premièrement, l'islam appelle à l'unicité d'Allah, et interdit l'association, Shirk. Allah Ta'ala dit, Al-Baqara 21-22. Al-Baqara 21-22. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ne lui cherchez donc pas des égaux. Ne lui cherchez donc pas des égaux. Et d'après Mouad ibn Jabal, un grand compagnon. Le prophète a dit le droit d'Allah sur, sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas qu'il l'a adoré seul sans rien lui associer. Rapporté par Bukhari Muslim. Donc nous, on a des droits sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala Le droit d'Allah. Et nous, on a des droits sur Allah. Et lui, il en a sur nous. Quel est le droit d'Allah sur nous, sur ses serviteurs C'est qu'on doit l'adorer sans rien lui associer. Adorer Allah sans rien lui associer. C'est très important. C'est très important. Regardez. Nous, seulement notre enfant, si on va quoi on va, va l'éduquer, le faire grandir. Et ensuite, on va voir quoi Que par exemple, au lieu qu'il travaille pour nous, il va tra travailler pour notre voisin. Subhanallah l'adim. Est-ce qu'on va accepter ça de notre enfant Sa mère qui l'a enfanté, qui a souffert, qui a ceci, cela à cause de lui, pour le faire grandir, maintenant il a les diplômes, il a ceci, ses parents sont pauvres, au lieu de au lieu d'aller travailler pour eux, pour les aider, il va travailler pour aider qui Ses amis et ses voisins. Et ils n'aident pas ses parents. Est-ce que ça va pas leur faire mal Si. Pourtant, leurs parents, c'est parents, ne ne l'ont pas, pas créé. Tout juste, ils ont été la cause. Ils l'ont enfanté. Imagine maintenant, Allah Ta'ala qui t'a créé. Tu n'étais rien. Tu aurais tu aurais pu ne pas exister sur cette planète, si la Ta'ala avait voulu. Il t'aurait pas exi fait exister du tout. Et maintenant, il t'a fait exister. Tu es là sur cette terre. Tu respires son air, tu manges ce qu'il a créé, tu profites ce qu'il a créé, toutes et euh, tous les délices qui existent, toutes les joies qui existent sont de lui. comme il a dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Il a dit tout ce qui vous arrive de bienfait c'est de lui. Alors tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas remercier un autre ou bien demander de l'aide à un autre, je parle de l'aide que seul seul Allah ta'ala peut donner. Laissez Allah et aller demander le mort Laissez Allah Au lieu de lui demander de nous préserver du mots Laissez Allah et mettre la main de Fatima Sur le cou Et comme ça et comme ça Allah Ta'ala n'accepte pas non. Allah Ta'ala n'accepte pas Qu'on lui fasse du shirk Et que on lui fasse des associés Des égaux Deuxièmement Verset <coughs> Verset Touba Sur Tawbah, verset 119. Deuxièmement, l'islam appelle à la véracité et interdit le mensonge. L'islam appelle à quoi À être véridique et interdit le mensonge. Allah Ta'ala dit, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah, craignez Allah et soyez avec les véridiques. »« Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Et d'après, le grand compagnon que le prophète a dit la véracité le fait d'être véridique ne pas mentir mène à la piété et la piété conduit au paradis ensuite l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit véridique auprès d'Allah et le mensonge conduit à la turpitude et la turpitude conduit à l'enfer et certes l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit menteur auprès d'Allah rapporté par Bukhari et Moust. donc l'islam appelle à quoi à la véracité et interdit le mensonge si quelqu'un va dire oui mais beaucoup de musulmans mentent on leur dit ça c'est les musulmans c'est pas l'islam c'est pas l'islam qui a menti ni l'islam qui leur a dit de mentir donc toi, ne regarde pas les gens regarde ce que, que tu as dit ta, ta religion, ce que tu as dit Allah Ta'ala, ce que toi dit son messager c'est tout, ne regarde pas ce qu'il y a ce que font les gens c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent, disons euh, cette euh, disons cette chose pour se se cacher si je puis dire ou bien pour frapper l'islam ils disent regardez, regardez les musulmans regarde celle là avec le djil, regarde ce qu'elle fait Regarde celui-là avec la barbe La longue barbe et ce qu'il fait Et il dit il dit l'islam, l'islam Naam, l'islam c'est une chose Et quoi Et les musulmans sont étaient une autre Comme a dit Etienne Dini Etienne Dini, qu'est-ce qu'il a dit, et qu qu il, a dit il a dit, alhamdoulilah Que j'ai connu l'islam avant les musulmans Alhamdoulilah, que j'ai connu l'islam Avant qui Avant les musulmans Naam <coughs> Troisièmement l'islam appelle à la justice et interdit l'oppression. C'est quoi la justice d'abord C'est établir l'égalité entre les choses similaires et semblables et en même temps à faire la différence et la différenciation entre celles qui ne sont pas semblables et égales. Donc la justice en islam, ce n'est pas établir l'égalité absolue comme certains l'affirment en disant L'islam, c'est la religion de l'égalité. Ce n'est pas vrai. L'âme, l'islam, appelle à la justice. Mais c'est quoi dire la justice C'est établir l'égalité entre des choses qui se ressemblent. Et ce n'est pas établir l'égalité absolue comme l'affirment certains. C'est pourquoi ils vont te dire comment l'islam il donne par exemple le double à la femme dans l'héritage Il te dit, alors, c'est où, où l'égalité C'est où la justice Vous voyez, il va dire comme ça. Il sait pas que en islam, la femme n'est pas obligée de travailler, elle reste chez elle. Ensuite, il va lui donner la dot. Si elle demande des milliards, il doit donner des milliards s'il si la veut. Sinon, il va vers, vers une autre. Il ne sait pas que, combien qu'on doit donner à la femme. Non. Et qu'elle reste chez elle et que rien ne lui manque. Taïeb, ici, il dit, Car établir l'égalité entre les choses différentes n'est rien d'autre qu'une injustice. Tu veux établir toi, tu veux établir l'égalité entre deux choses qui ne se ressemblent pas par exemple. Et tu dis c'est ça la, la justice. Ça c'est de l'injustice au contraire. L'islam ne reconnaît pas ceci. Et il reconnaît encore moins celui qui commet cette injustice. Allah Ta'ala a dit sur le pardonneur verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit les injustes n'auront ni amézé ni intercesseurs écoutés les, les injustes n'auront ni amézé ni intercesseurs écoutés et d'après Djeber le prophète Ali a dit redoutez l'injustice l'injustice attention à l'injustice car elle sera ténèbre le jour de la résurrection rapportée par muslim attention à l'injustice qu'elle soit à quoi des ténèbres le jour de la résurrection. Subhan Allah Le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous a même fait peur de quoi De d'être injuste envers un mécréant. Le mécréant si tu es injuste contre lui, le messager sallalahu alayhi wa sallam a dit attention alors à ses doigts. Attention si tu fais des invocations contre toi, car car ces invocations seront exaucées. Ce hadith authentique est sous dans sahih Jami' de Sheikh Al-Albani. Donc la grande différence entre nous et les ignorants des takfiri. Les takfiri qui dit qui dit quoi Oh, celui-là c'est un kafir. C'est un mécréant. Comme dit Salah 19, il dit tu peux tu peux voler, tu peux voler le mécréant, tu peux lui mettre la bombe, va à la banque mais mais une bombe et rentre et prend tout l'argent qu'il y a. Pourquoi C'est un mécréant. Son argent te revient. Comme ça dit Salah 19, et le takfir les pauvres Non. Il dit celui-là c'est un mécréant Tu peux le frapper Donne-lui un coup de couteau Prends-lui sa voiture, prends-lui sa femme, ses enfants C'est bien Rentre dans sa vide-là, pille-lui Pille-lui tout ce qu'il a, pourquoi C'est un mécréant C'est un mécréant C'est un mécréant Lorsque le mourir abnou Le hadith se trouve dans le Bukhari Lorsque le mourir abnou Chouba R.A est venu pour attester son islam devant le messager ascensionné qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il avait fait auparavant il avait payé, ou a pris de force à certains coffres l'argent. il est venu avec un sachet plein d'argent il a dit à rasoulallah je suis venu attester que il y a il y a de divinité de divinité qui mérite l'adoration que Allah et que tu es, que tuer son messager et voici de l'argent que j'ai ramené avec moi Qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam Il a dit, quand l'islam, ta chéhada, ton attestation, on l'accepte. Quand ton argent, non. L'argent que tu viens de ramener, de voler des gens, des coffins, parce que toi-même, tu étais kaffir il y a 5 minutes, non. On n'accepte pas l'argent volé. Ça veut dire cet argent doit revenir à leur propriétaire. Quatrièmement, l'islam appelle à l'honnêteté et interdit la déloyauté l'islam appelle à l'honnêteté et interdit la déloyauté non. Allah Ta'ala a dit surat Nisa verset 58 surat Nisa verset 58 certes Allah vous recommande vous commande certes Allah vous commande de rendre les dépôts c'est-à-dire tout ce qui est dû à autrui, de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Sur Tinnissa, verset 58. D'après Abu Hurayra, que l'Allah ta'ala l'agrit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari muslim, il a dit, les signes qui caractérisent l'hypocrite sont au nombre de 3 trois. trois signes caractérisent caractérise l'hypocrite quels sont ces trois signes lorsqu'il parle il ment lorsqu'il promet il ne tient pas sa promesse et lorsqu'on lui confie un dépôt il ne le restitue restitue pas donc les trois signes de l'hypocrite c'est quoi lorsqu'il parle Il ment Lorsqu'il promet Il ne tient pas sa promesse Et lorsqu'on lui confie un dépôt Il ne le restitue pas Rapporté par Bukhari Moussoum Cinquièmement L'islam appelle à la fidélité Et interdit la trahison Allah Ta'ala dit Oh les croyants Remplissez fidèlement vos engagements Al-Ma'ida Verset 7 Non. Oh les croyants Remplissez fidèlement vos engagements Et il a dit aussi dans Sûr tel Isra Verset 34 Et remplissez l'engagement Car on sera interrogé au sujet des engagements D'après Abdallah ibn Amr D'après Abdallah ibn Amr ibn al-As Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque est caractérisé Par ces quatre choses est un hypocrite. Et celui qui est caractérisé par l'une d'entre elles a un signe d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quelles sont ces quatre choses Il a dit, si on lui confie un dépôt, il ne tient pas son engagement. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il le trahit. Et lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Vous avez entendu Je répète, quelles sont les quatre signes d'hypocrisie si, si on lui confie un dépôt, il ne tient pas son engagement. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il le trahit. Et lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise espoir. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des pactes, avec qui Avec des mécréants avec ses adversaires. Jamais de sa vie, il n'a trahi. Jamais de sa vie il n'a trahi Il a toujours dans sa vie Tenu quoi tous ses engagements Ce qui a fait de lui eu Le meilleur homme La meilleure créature qui puisse exister Même ses ennemis lui reconnaissent Lui reconnaissent cette grande qualité Regardez seulement C'est un exemple C'est un exemple, c'est tout Regardez par exemple Lors du pacte d'Al-Houdébia Qu'est-ce qu'il y avait entre autres dans le pacte entre le messager àlam et les cofa il y avait entre autres que si jamais un musulman va des musulmans vers les cofas on doit pas le rendre il doit rester chez eux et si jamais un ke un ke va du côté des cofars vers le musulman on doit lui rendre on doit le rendre au kofar. apparemment c'est c'est une condition qui est néfaste aux musulmans ça comment Maintenant, c'est le kefir qui commande. Lui, s'il y a quelqu'un qui vient de lui, je dois le lui rendre. S'il y a quelqu'un qui part de chez moi, je ne le lui rends pas. Et le messager de Allah a accepté cette condition parmi d'autres conditions. Alors imaginez, quand il veut euh, Abou Bassir est venu, quelqu'un, un kefir qui était qui était à la Mecque. Ensuite, il est devenu mus musulman et il a voulu aller vers le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé chez lui Le prophète venait juste de faire ce pacte Quand il est arriv arrivé chez lui chez lui Qu'est-ce qui s'est passé Les coffins lui ont dit à la salle Cette personne hein, Elle est venue vers vous alors que C'était prévu que toute personne qui vient vers vous Elle doit venir vers nous Et subhanallah le messager a, a fait comprendre à l'autre Qu'il devait quoi Qu'il devait donc aller vers les coffins Et être pris par eux et l'autre bien sûr Quand euh, le, les deux personnes, les deux coffards Quand les deux coffards l'ont pris en, en cours de route Il sait quoi Il sait euh, comme on dit le mot Il s'est débarrassé d'eux Il s'est débarrassé de ces deux coffards Et qu'est-ce qu'il a fait Et il n'est pas allé vers le messager Pourquoi Car il sait que s'il va là-bas Il vient de faire une faute Et que quoi et que le messager ne va pas accepter ça il doit le rendre la boku far car il y a un traité donc il est resté tout seul là-bas dans un endroit nest ensuite quelques uns des kuffar l'ont suivi quand ils ont su que le messager a les salam puisqu'il a fait un pacte avec les kuffar comme quoi tout musulman qui vient il doit le quand de... quand quoi tout kaffer qui vient des kuffar vers lui il doit le rendre ils ont tous yani su que euh, le messager a les salam tenais beaucoup tenez beaucoup à quoi à ses engagements même si c'était avec un cave ou avec un juif ou avec je ne sais pas qui moyen même cinquièmement un fond cinquième sixièmement sixièmement attendez j'ai pas terminé ici sixièmement il appelle au bon comportement envers des parents et interdit l'ingratitude envers eux l'islam appelle au bon comportement avec les parents et interdit l'ingratitude envers eux quand je dis bon comportement avec les parents je dis même s'ils sont des koufars même s'ils sont qui ce sont des mécréants Allah Ta'ala a dit sur l'Isra verset 23-24 il a dit et ton seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et les mères et si l'un d'eux, c'est-à-dire des pères et des mères, ou tous deux, atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point, ne leur dis point quoi Ne leur dis point fi, c'est-à-dire signe d'exaspération, voire de mépris. Allah Ta'ala dit, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité l'aile de l'humilité et dit Oh mon oh, ô mon seigneur fais-le à tous de miséricorde comme il m'ont élevé lorsque j'étais tout petit regardez l'islam ce que dit des parents nam il a dit si l'un d'eux ou bien tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi pourquoi il a dit atteigne la vieillesse parce que l'islam veut te dire que les parents quand ils atteignent la vieillesse ils deviennent difficiles à supporter c'est là en ces moments difficiles que Allah Ta'ala veut quoi veut te tester c'est en ces moments difficiles où le père et la mère demandent des choses qui sont assez difficiles non. il faut les emmener aux toilettes il faut le tenir par la main pour qu'il tombe pas il faut les faire monter des escaliers il va te dire amène-moi cette chose ensuite tu'ène cette chose il va t'engueuler va te dire c'est pas comme ça toi tu es ceci toi tu es cela il commence à dire des choses c'est vraiment difficile c'est là bas que lorsque le seigneur de te tester et voir qu'est ce que tu vas dire et que va être comment va être ton comportement et te demande de dire oh Seigneur, non seulement il te demande de ne pas leur dire des choses qui sont mal, Mais mieux encore, ils te demandent de leur faire des invocations de dire, oh mon Seigneur, fais leur atout de miséricorde. Pourquoi Au moins, parce qu'ils t'ont élevé quand tu étais tout petit. N'oublie pas cette chose. Qui a fait de toi que tu sois maintenant, m'incha'Allah, comme tu es grand, fort, non, en bonne santé, tu travailles, tu as une maison, une femme, des enfants, une voiture. Qui a fait tout ça, bi-idhin-lai ta'ala si ce n'était pas eux, si tu avais jeté comme ça, tout petit, comme certaines femmes jettent leurs enfants, comme certaines femmes les jettent, subhanallah l'adhim, dans un morceau de tissu, ils les jettent, ou les abandonnent. Mais toi, regarde comment tes parents, m'achat Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont souffert. Ta mère spécialement, beaucoup plus. Ton père aussi, combien qu'il a couru, pour ramener cet argent, pour te nourrir, pour te faire grandir, je demande seulement maintenant de leur faire des do'as, c'est tout et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les grands péchés sont d'abord l'association ensuite en deuxième position l'ingratitude envers les parents ensuite le meurtre et le faux serment apporté par Al-Bukhari les grands péchés sont l'association Ensuite en deuxième position L'ingratitude envers les parents C'est pour ça que Une personne est allée vers le messager wa sallam, Et lui a dit J'ai laissé mes parents Ou bien ma mère en train de pleurer Et je suis venu pour aller au djihad Il lui a dit Reviens vers tes parents Ou bien vers ta mère Et fais-la Rire comme tu l'as fait pleurer C'est ça le djihad Reviens vers elle et fais-la rire quand tu l'as fait pleurer. Ça, c'est le meilleur djihad. Naam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abiy Hurayra, rapporté par Bukhari au muslim, a dit, c'est le messager qui a dit, il a dit qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, trois fois. On a dit qui Il a dit celui qui, dont le père et la mère ou bien les deux atteignent la vieillesse auprès de lui et ne les traite pas avec bonté. Celui-là n'entrera jamais au paradis. » Rapporté par Bousseline. Je répète qu'il soit humilié trois fois. Celui qui, dont le père et la mère, ou bien l'un d'eux, atteint la vieillesse auprès de lui et ne les traite pas avec bonté. Celui-là n'entrera jamais au paradis. Naam il reste septièmement, on va terminer avec septièmement aujourd'hui l'islam appelle à préserver les liens familiaux et interdit de les rompre Allah Ta'ala a dit verset 7 ou bien verset 1 il a dit craignez Allah Ta'ala au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens familiaux certes Allah vous observe parfaitement Donc craignez quoi Craignez Allah Et craignez aussi de rompre les liens familiaux L'islam t'apprend comment quoi Comment unir la société Unir ta famille Ce n'est pas comme dans les sociétés européennes Où la personne qui atteint 18 ans Elle doit quoi Elle doit quitter la maison Même si elle c'est une fille Même si c'est une fille Elle doit se débrouiller toute seule dehors Se débrouiller Elle fait ce qu'il Elle fait ce qu'elle veut. Le mohème, ce n'est pas nous qui allons travailler pour elle. Comme ça, aucune quoi Aucune miséricorde dans le cœur. Aucune miséricorde dans le cœur. Ni du côté des parents, ni du côté des enfants. des enfants, quand ils voient que le, les parents sont devenus vieux, qu'est-ce qu'ils font Ils les emmènent dans ce qu'on appelle, euh, comment qu'on appelle ça Dans un lieu ya il n'y a que les vieux et les vieilles dans un centre un centre de vieille si je puis dire na tu vois ton père maison de retraite exactement tu jettes ton père et ta mère dans une maison de retraite et tu dis que ya ni la civilisation c'est l'émancipation c'est c'est ça se prendre à ce point à ce point de voir ton père et ta mère qui a été quoi qui a été la cause de ta venue dans ce monde Akbar. la cause de ta venue en ce monde nam maintenant tu la jettes dans une maison de retraite pour que tu ailles profité toi et ta femme ni'mal -wakil. mais l'islam te dit que celui qui dans le père et la mère ou bien les deux atteint la viesse au auprès de lui il ne les traite pas avec bonté, celui-là n'entrera jamais au paradis. Tout ce qu'il fait est nul. Naam. Et enfin, huitièmement, d'ailleurs, j'ai oublié le hadith, d'ailleurs, Djoubé ibn Mut'im rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui rend les liens familiaux. » Rapporté par Bukhari Muslim. « N'entrera pas au paradis celui qui rend les liens familiaux. » Et huitièmement et dernièrement l'islam appelle à être un bon, à être bon avec ses voisins et interdit de leur nuire. L'islam appelle à être bon avec ses voisins et interdit de leur nuire. Sourate An-Nisa verset 36. Allah Ta'ala dit Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin le voisin lointain et le partenaire et le voyageur et ceux qui sont sous votre gouverne car Allah car certes Allah n'aime pas les présomptueux et l'arrogant en somme l'islam appelle au noble caractère et interdit tout mauvais comportement et il exhorte à faire de bonnes oeuvres et interdit toute mauvaise action Allah a dit certes Allah ordonne l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la tyrannie, il vous exhorte, afin que vous vous souveniez, surat al-Nahl, les abeilles 90. Dans le prochain cours, on va voir quoi Les piliers de l'islam. On va voir des piliers de l'islam. Naam. On arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on va répondre à vos questions, Bidouna Subhanahu Wa Ta'ala, d'ailleurs. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Subhanakallahu wa bihamdik. M'shahadu al-la ilaha illa an s'taghfiru kawtuburik. Salamu alikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdoulilah. Donc, euh, on va encha'Allah ta'ala répondre aux questions. Et d'une subhanahu wa Avant cela, je fais je fais remarquer deux choses. La première, vous savez que chez nous en Algérie, ça fait un certain temps, c'est devenu yani le week-end, c'est devenu euh, vendredi euh, et samedi. Naam au lieu que jeudi vendredi comme autrefois. c'est pour ça qu'il est possible que jeudi il est possible que je change le jour du samedi pour le remettre le lundi donc il est possible que des cours année soit le lundi mercredi au lieu du mercredi samedi de toute façon ces choses là vous pouvez les vérifier sur le site sur le site hein, vous rentrez vous voyez si etannée l'emploi du temps a changé ou bien n'a pas changé. Ensuite, il y a une autre chose. <coughs> Attendez une seconde. Une seconde, encha'Allah, ta'am. Taïb. Deuxième chose je voulais dire, euh, ces deux jours, il y a eu un petit... une petite chose euh, qui m'a interpellé sur le PazDoc. Sur le PazDoc, parmi les salles des, des tekfiris, Il y a une salle très connu dans le leécri et il est garmont qui fait appel euh, du matin au soir au est Le fouji est bien sûr le pseudoji est basé sur l'ignorance qui s'appelle euh, un phare où est le phare parmi les ténèbres pour quelque chose comme ça section europe' non. ce salon euh, hier ou l'avant hier euh, les les, <coughs> les principaux chefs de ce salon ont été levés, ont été levés par la DST. Et ils sont maintenant, ils ont été maintenant, il est interdit de rouvrir le salon et de, partir sur, de parler sur Paltok, etc. Un moyen. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ces gens-là font beaucoup plus de mal à l'islam que de bien. Et bien sûr, eux, ils vont dire que nous, alhamdoulilah, on aime l'islam, on aime les gens, on aime le djihad, on aime le khilafat, on, on aime Allah, on aime le paradis, C'est normal. كما دي الله سبحانه وتعالى دون لو كورون الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ceux qui dans ce bas monde ont dans la perdition et ont égaré et qui croyaient c'est ça le, le plus important croyaient que ils faisaient de bonnes oeuvres, et de, de bonnes choses le mhem ces gens là quand vous savez quand vous savez yani le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le bien qu'ils font Le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le bien qu'ils font. Pourquoi Ils détournent les gens de du vrai islam, du vrai, du pur, du beau, de celui qui est descendu sur le messager, et ses compagnons. De de l'islam qui a été suivi par Mohamed, ses compagnons, leurs enfants et leurs enfants. Les trois générations qui avaient la tezkiya. Ils avait la tezkiya du messager, et ensuite, il y a eu les sectes, les khawarijs, les muhtazilats, les karamiyats, les qadariyats, les jabriyats, les shiits, les rawafids, les lélelis. Rawafid, Et ces sectes ne vont pas finir d'exister jusqu'à yom al-qiyama. Les sectes qui, quoi, qui vont parler au nom de l'islam, mais pour le dénigrer. Soit en sachant cela, soit sans le savoir. Et la plupart des khawarijs ne le savent pas, bien sûr. Ils croient qu'ils sont dans le bien comme j'ai cité tout à l'heure, et qu'ils font des choses et qu'ils nous préparent le califat et nous préparent la, la prim primauté de l'islam sur euh, toutes les autres religions et que bientôt on va avoir euh, un règne islamique un statut islamique où il y aura la sharia, etc. Non, mais ils savent pas que pour avoir cela, mon frère et ma soeur, tu dois vraiment être sincère et vraiment, vraiment, ne pas t'écarter d'un yoda, de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si par contre tu vas, y, y une, la sonnaie à droite et toi tu es à gauche et tu vas <coughs> une, faire ta dawa en te basant sur des innovations et sur des choses qui n'ont jamais existé en islam et sur ta fausse compréhension de l'islam. nam Et tu vas profiter pour dénigrer les savants, les insulter, les rendre mécréants, les faire sortir de l'islam. Naam rire d'eux se moquer d'eux des grands savants les héritiers du messager Ali (pssl) Donc tout cela c'est comme on dit les savants qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit la chair des savants est empoisonnée Quiconque parle des grands savants c'est comme s'il a parlé sur le messager Ali (pssl) Quiconque parle des grands savants ça veut dire qu'il mange quoi Il est en train de manger de la chair de qui la chair empoisonnée c'est comme si on te donne une côtelette mais elle est empoisonnée qui en train de manger machallah ça te plaît à un bon goût et ensuite c'est quoi c'est ta fa c'est ta fa non tout ce qui part des grands savants pas sur eux les dénigre' ils auront une mauvaise fin dans cette vie avant l'audelà qu'est- ce qui les attend là-bas au bid ce qui les attend donc euh, je profite pour vous mettre ce lien un lien fait par des frères machallah des frères qui qui, qui, qui, qui n'aiment pas la bid'a et l'innovation des frères qui détestent le salon que je viens de vous citer qui ont fait yani, une vidéo <coughs> contre eux. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur euh, cette vidéo et Muslim, quand vous terminez de voir la, la vidéo tu me dis qu'on a terminé. Je vous attends Naam, Muslim euh, Salamu alaykoum wa wa Tu es là Inshallah Ta'ala Alhamdoulilah, moi je me suis trompé J'ai pris le micro dans l'autre salon Al-Muhim <coughs> Donc euh, On remercie Allah subhanahu wa ta'ala Le tout puissant Azza wa Jal Qui nous a aidé Et guidé On lui demande Azza wa Jal Subhanahu jalla Que Il ne nous enlève pas cette grande ni'ma Et qu'il nous, qu nous laisse toujours sur le chemin Dans la clairvoyance Jusqu'au jour où on le rencontrera, loin des gens de l'hérésie, de l'innovation et des sectes égarés. N'aim. T'fadwalhez avec Allah. Prends le micro, Inch'Allah, et pose les cinq premières questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, Inch'Allah Est-ce que le son est clair, Inch'Allah, sur toutes les rooms Vous m'entendez, Inch'Allah Alhamdulillah, sur la section Europe Mohamed, est-ce que tu m'entends, Inch'Allah Mohamed, section Europe, Alhamdulillah. Je vais commencer la lecture des questions. nos questions de Oum Khadija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le rahman verset 27, Allah Ta'ala dit وَيِبْقَ عَوَجُهُ رَبِّكَا زُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ est un nom ou un attribut Pouvez vous nous donner plus de précision quand la vous récompense pour vos dolos et le temps que vous nous accordez quand nous préserve qu afin' là vous préserve et vous accorde son paradis question de fatima 47m là vous préserve que doit-on répondre à une personne qui nous dit que, que le fait de se couvrir les cheveux n'est pas mentionné dans le coran qu'il y a écrit Rabattez votre grand voile et ce n'est pas dit explicitement qu'il faut se qu'il faut se couvrir les cheveux. Barakallah, Barakallahu fikoum ya cheikh. Question de bin Ahmed. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouch Est-il permis de recevoir des cadeaux des mécréants Barakallahu Sur le inspic question de Oum Qassim. Salam alaykoum cheikh. Pouvez-vous me réexpliquer pour l'heure de salat al-Fajr J'ai du mal à comprendre, je crois. Vu qu'ici en France, il n'y a que la zane pour sobh, faut-il faire la zane Fajr chez soi et prier Fajr chez soi avant d'aller à la mosquée, puis prier sobh en groupe Ou faut-il à la mosquée 20 ou 30 minutes avant sobh et prier Fajr dans la mosquée Barakallahu feikoum, Cheikhana. Question de Yadoun. Salam alaikum. Est-il autorisé de d'écouter le quran en cuisinant barakallahu fikum atfad al-shir vous entendez quoi shir sur euh, sur Europe car le frère m'a dit euh, le frère m'a dit qu'il avait le son est-ce que c'est bon Mohamed sur, le, sur Europe est-ce que vous avez bien entendu Inch'Allah Donc, Oum Islam, Inch'Allah, vous demande d'arrêter la vidéo. Je sais pas si ça a été fait. Oum Islam, vous avez lancé la lecture de la vidéo chez vous, Inch'Allah. Arrêtez la vidéo. Barak Allah, fait comme afin qu'on puisse euh, entendre correctement la rediffusion. Ah, M'shérana, je ne peux pas écouter. Euh, je suis en mute là-bas. C'est pour ça que c'est les autres qui doivent me dire. Donc c'est bon, Inch'Allah. C'est bon, Alhamdouillah. At-Fadda al-Shir. je n'ai entendu que deux questions. Celle qui parle de Jalal al-Ikram et celle qui parle qu'il fallait qu'il fallait couvrir, il n'y a pas un texte qui dit qu'il faut couvrir les cheveux. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les trois autres questions At-Fadda. Il n'y a pas de problème Inch'Allah Surtout dites-moi si si vous m'entendez mal cher Dites-le moi Inch'Allah Pour pas que je, je lise le reste Donc c'était la question de Bint Ahmed Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Cher Est-il permis de recevoir des cadeaux des mécréants Barakallah wa fikum Question de Um Qasim Salam alaikum Cher Pouvez-vous me réexpliquer pour l'heure de Salat Fajr J'ai du mal à comprendre je crois Vu qu'ici en France, il n'y a que l'azan pour sobh, faut-il faire l'azan fajr chez soi et prier le fajr chez soi avant d'aller à la mosquée, puis prier sobh en groupe, ou faut-il aller à la mosquée 20 à 30 minutes avant sobh et prier le fajr dans les mosquées Barakallahu fekoum sheikhana. Question de Yadoun, salamu alaykoum, est-il autorisé d'écouter le Qur'an en cuisinant Barakallahu fekoum, tfad al-sheikh. Naam <coughs> Na Pour euh, le verset Les deux ne sont pas des noms Ce sont des attributs Naam Et euh, c'est pour ça que La vie le plus juste C'est que Al jalil, -Jalil, -Jalil N'est pas un nom d'Allah Al jalil c'est la vie le plus juste le Jalil n'est pas un nom de Allah subhanahu wa ta'ala donc ici il n'a pas dit Al Jalil il a dit d'ul Jalal wa l'Ikram donc inchallah ta'ala c'est de là ne sont pas quoi ne sont pas des noms de subhanahu wa ta'ala mais ce sont juste des attributs on se concerne couvrir les cheveux et si la personne voudrait encore d'autres d'autres détails je ne sais pas ce qu'elle veut exactement comme détail qu'est-ce qu'elle veut Exactement comme détail dans ces deux attributs. L'essentiel, c'est qu'elle sache que ce sont pas des noms. Non. Ensuite, en ce qui concerne couvrir les cheveux, si elle dit qu'il n'y a pas dans les dans le Coran un verset, on va lui dire, si tu veux dire un verset explicite, non. explicite comme ça, qu'il n'y en a pas, d'accord. Mais, si tu veux dire que le fait, le fait de se couvrir les cheveux ne se trouve pas dans le Coran ou en islam, alors celle-là, c'est vraiment qu'elle est garée. Déjà, le fait que Allah Ta'ala dise Wal min Lorsque Allah Ta'ala demande qu'elle mette le djilbab et qu'elle le fasse descendre. Non. On va lui dire, c'est quoi le djilbab en arabe C'est quoi C'est un habit qui commence par la tête et descend jusqu'à couvrir les pieds si commence par la tête c'est qu'on doit le poser sur la tête si on pose sur la tête c'est que يعني yani, on doit quoi on doit euh, cacher ses cheveux ensuite Allah Taala dit yudnina alayhena parce que les femmes d'autrefois la période ont islamique quand elles ne mettaient pas elle mettaient par exemple un foulard sur leurs cheveux sur leur tête elles faisaient paraître la moitié de leurs cheveux alors Allah Taala dit yudnina alayhena il a dit qu'elles descendent leur jilbeb pour qu'elles descendent, pour que le jilbeb descende vers le front, vers le front, comme ça, pour cacher quoi Tous les cheveux. Pour que comme ça, quand les gens voient une femme pareille, sache que c'est une croyante. L'autre, la mécréante, elle le met comme ça au milieu, comme le, le faisaient les femmes au temps de la jahiliya, on voyait la, la moitié de leurs cheveux. Maintenant, Allah Ta'ala nous a demandé de faire descendre le jilbeb, de faire descendre, na jusqu'à ce qu'ils descendent vers vers le front. Nah. Presque vers les sourcils pour que justement les cheveux soient cachés. N'am. Euh, ensuite compte euh, à recevoir. Bon, c'est pas la peine de parler des hadiths. Des hadiths qui qui parlent des femmes qui ne se couvrent pas. Compte recevoir des cadeaux des mécrions, on va voir. On va voir deux choses. La première, est-ce que le cadeau qu'il m'a fait a une relation avec une fête religieuse, par exemple chez lui Dans ce cas, ce n'est pas permis de l'accepter, ni que je lui en donne, si ça a rapport avec une fête religieuse. Mais si, par exemple, ce mec m'a donné un cadeau hein, pour quelque chose de la dunia, j'ai eu un enfant, j'ai réussi un examen ou là, c'est permis, disent les savants, de le prendre. Tant que ce, ce, ce, ce mécréant qui me l'a donné, je ne suis pas en guerre avec lui. Naam. Et pour Salat al-Fajr, pour, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit que le Edwin de nos jours, il est fait avant l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire Si on entend Edwin, on attend on attend au moins, au moins un quart d'heure. Si on peut 20 minutes, 25 minutes, c'est mieux. Sinon, comme j'ai dit, on attend, par exemple, 20 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait non. Ensuite, si on va faire la prière à la maison, on va pas à la mosquée, ou là, la mosquée est loin, ou là, on est une femme, ou là. Ensuite, on fait l'Adan. On fait l'Adan, un seul Adan. Quand on termine l'Adan, on fait Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. Là, on va dire, « Il y a eu le kafir, on va dire, « on attend à peu près cinq minutes et on fait ça la on fait çasauf maintenant si on va à la mosquée qu'est ce qu'on fait quand on entend den à la maison hein, on attend mais bien sûr c'est dans le cas où c'est dans le cas où la mosquée attend aussi 20 minutes si la mosquée attend aussi 20 minutes donc j'attends moi à peu près un quart d'heure ensuite je fais salat ça à la maison et je vais à la mosquée sinon je vais à la mosquée Quand je termine avec eux salatussubh, je refais salatelfajr. C'est comme ça que je fais la plupart du temps moi. Wallah azzawj al-a'lam. Quand quand écouter le Coran en cuisinant. Nam, na à condition que on entende ce qu'il est en train de dire et qu'on médite, ce qui est bien sûr en parenthèse un peu difficile. Nam, na à condition que quoi Qu'on entende et que quoi Et que en même temps on médite. Mais à chaque fois, si je suis en train de parler avec d'autres personnes ou bien la voisine ou bien, je dois éteindre le Coran. S il y a quelqu'un qui me parle au téléphone et comme ça, je dois éteindre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. On va donc passer aux cinq, cinq prochaines questions, Inch'Allah. Et donc, je demande à toutes les personnes qui lavent la main, si leur question est passée, Inch'Allah, ils la baissent. Barakallahu fikum. Donc question de Oum Mohammed. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouch Une soeur demande En ce moment, je ne suis pas bien concentré lorsque je prie, à tel point que je dois souvent faire les prosternations de l'oubli. Est-ce que ma sa... est que le... est-ce que mes salat sont tout de même acceptées qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Oum Mouad. Assalam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Dans ma ville Beaucoup de musulmans scola scolarisent leurs enfants dans des écoles privées catholiques, prétextant un niveau élevé et la possibilité pour les filles de porter le hijab. Certaines écoles sont sont fréquentées majoritairement par des musulmans. Scolariser ces enfants dans de telles écoles et payer une cotisation mensuelle, est-ce les aider à propager leur shirk Jezakoumullah khayran. On passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Question de Salafia 2. Salam aleikum Shir. Est-ce qu'une personne ensor ensorcelée peut savoir qui l'a ensorcelée dans ses rêves Si pendant une, une certaine période, elle rêve des mêmes personnes. Est-ce que cela veut dire quelque chose J'ai des trous de mémoire, est-ce normal En général, quel positionnement doit-on avoir, doit avoir le musulman face au rêves barakallahu fikoum. Donc là c'est Oum Hafsa 2 par contre c'est pas vraiment une question chir donc elle dit bismillah ar-rahman ar-rahim salam alaykoum wa rahmatoullah j'implore Allah azawajel de récompenser notre chir par le plus haut degré du paradis ainsi qu'à ceux qui l'aiment pour le dos de ce soir machallah et je me suis rendu compte que dans le mail dont j'ai demandé qu'il me réponde notre parenthèse en ce qui concerne mon cas seul à l'étranger que je n'ai pas posé de questions claires mais j'ai plutôt demandé des conseils pour le quotidien comme comme par exemple quel comportement adopter. Alors je demande si le Shire veut que je précise mes questions. Et donc pour la dernière question du Pal Talk, le frère euh, Albani Muslim veut la poser directement au micro. Donc euh, Afri je, je te débloque inchallah prend le micro et pose directement ta question. Fa dal inshallah. Salam <t> aleykoum <'en> wa <-t> rahmatoullah. <'en> Il y a du Et à Chir, j'aimerais savoir, en fait, euh, on a un professeur qui est chez nous et euh, il est en train de nous apprendre euh, l'arabe, le tawhid et euh, le tawhid. Il nous apprend en fait l'arabe et, et la religion, en fait. Il nous fait des cours. Et moi, en fait, je sais pas est-ce que je peux prendre de lui ou pas. Parce que je sais pas, je ne connais pas vraiment son Benhaj. Et euh, j'aimerais en fait que vous me conseillez pour savoir comment est-ce que je peux... Comment comment je pourrais savoir son Benhaj est-ce que le bien pas. Parce que quand il, quand il parle, et, il utilise les grands savants. Donc... Euh, J'aimerais que vous me faites la sikhah, Inch'Allah. Et j'aimerais juste aussi vous vous montrer une vidéo si vous pouvez ouvrir votre télé, Inch'Allah. Barakallahu alaykum. Assalamu alaykum. Non. Donc, euh, c'est moi d'abord qui pose des questions. Non. Euh, la première question, la première question, je ne l'ai pas bien entendu, celle qui parlait de qui qu'il parlait de... qu'elle était distraite dans la salat. Inch'Allah Ta'ala, si tu pouvais recommencer cette question. Et aussi pour la personne, la personne qui a dit que si elle voulait, yani elle précisait ses questions, il y quelque chose comme ça. Je crois que c'est la quatrième question. La personne qui a dit que le quotidien, etc., s'il si, si veut, je lui précise mes questions. Elle dit, je ne l'ai pas comprise. Inch'Allah Ta'ala, te fadlal Non, monsieur, donc par rapport euh, par rapport à cette dernière question, la quatrième, c'est la sœur qui vous a envoyé un mail. Cette sœur qui qui est qui est à, à l'étranger, elle vous a envoyé un mail euh, au mois de février, je me rappelle plus de la date, 21 février, je crois. Allahu a'lam, je me, je me rappelle plus vraiment. Et en fait, s'est rendu compte que dans ce mail, elle vous avait demandé plutôt des conseils et elle ne vous avait pas donné des, des elle ne vous avait pas posé des questions claires. Donc elle demande si vous vouliez qu'elle vous pose des questions claires, Inch'Allah, pour que vous lui répondiez. Je sais pas si vous l'avez lu le mail. Et donc pour la, la première question, vous n'avez pas compris, je la répète, Inch'Allah. Donc c'était la question de Mohamed. Um Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Une sœur demande, en ce moment je ne suis pas bien concentré lorsque je prie, à tel point que je dois souvent faire les prosternations de l'oubli Est-ce que mes salats sont tout de même acceptés Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré Attafad al Wa alaykum as wa rahmatullah. Pour la personne, cette personne qui vient de parler de la salat, qu'elle l'a fait, yani, tout en étant un peu distraite, et que yani, elle l'a fait avec des, des prosternations d'oubli, elle demande si elle est acceptée. Bien sûr que la salat Quand on la répare avec des proscérations d'oubli elle devient acceptée mais elle ne sera jamais comme celle qui qui n'a pas de, de proscération d'oubli car celle là celle qui n'en a pas est la plus parfaite et la plus parfaite' non. mais comme y l'être humain en général et le, le croyant et en, en particulier qui Puisqu 'il fait la prière, etc., qui lui arrive d'être distrait, et que le shétan est toujours là, qu'il veut lui faire oublier au moins sa salate, au moins quelque chose, il veut lui embrouiller la salate. Donc, alhamdoulilah, à chaque fois qu'elle se rappelle, elle fait des prières, de, des sous-jus de prosternation. Mais je lui conseille, incha'Allah, avant de rentrer dans la salate, d'essayer de quoi D'essayer, de de s'asseoir un peu comme ça toute seule, de méditer un peu que elle va rentrer dans la salat, de se préparer un peu nâme psychologiquement, nâme se prépare et elle rentre inshallah dans la salat, même c'est si mieux par exemple si c'est le dhohr de faire de faire des la sunna qu'il y a avant, la sunna qu'il y a avant pour que yani ya inshallah ta'ala comondi yani ya comondi euh, dans l'angage yani ya Normal, on dit, par exemple, on va se chauffer. Non, c'est on se chauffe un peu avant de rentrer, par exemple, à une compétition. Là, elle va juste chauffer un peu son esprit pour qu'elle sache qu'elle va rentrer dans la salate et que pour, pour qu'elle fasse pas de distraction. Voilà, on s'échauffe. On s'échauffe, ça. Pour la personne qui parlait de rentrer les, ses enfants dans une école catholique, Là, je, voulais, je voudrais lui dire que ça, c'est vraiment grave. Non, ça, faut dire la vérité, que c'est vraiment grave pour deux choses au moins. La première, que ce n'est pas sans argent qu'on doit payer. Et que cet argent, bien sûr, qu'il va, comme tout le monde le sait, dans le but de leur religion. Et deuxièmement, que quelqu'un qui va à l'école catholique, qu'il le veuille ou pas, on est obligé d'apprendre à son enfant non, ce qui a rapport avec le christianisme, qui le veuillent ou pas. Et je pense, si si c'est comme en Algérie, je connais quelqu'un de la famille qui est en jeune il a une école catholique, déjà quand ils rentre la première des choses qu'ils font, non, ils se mettent debout et ils font avec la la main, ils font la croix, ensuite ils disent quelque chose comme ça en général. Ces cours là ne sont pas obligatoires mais elle peut musulmane, elle a parlé d'une école elle a dit je rentre mes enfants dans une école catholique na donc on va parler sur seul... taille on va parler seulement de l'argent supposant que il n'y ait rien là bas contre la religion l'argent où va aller l'argent où va aller c' une école à caractère religieux ça donc elle qu'est ce qu'elle va faire cette école elle va employer cet argent dans et à nier leur, leur prêche, dans leur prêche, et leur fou. Donc, on va faire tout notre possible pour ne pas participer dans des choses non, qui vont à l'encontre de l'islam. Acheter des statues, acheter de, de la Bible, acheter, etc. Non, acheter des habits des, des, des, des moines, ou je ne sais pas. Pour la personne qui a parlé de l'email, j'avais dit que c'est ainsi, c'est ainsi Inch'Allah Ta'ala, que Euh, je ne répondais pas au mail et tant si mais que inshallah quand je l'ouvrirai quand j'ouvrirai la boîte quelle quelle pour inshallah taala envoyé et que maintenant par exemple elle peut envoyer sa ces questions via Paltalk via Paltalk باذن الله تعالى n'am et pour les cours d'arabe pour les cours d'arabe la personne qui a parlé des cours d'arabe si c'est seulement arabe que la personne ne sort jamais de l'arabe, ce qui est un peu étonnant, ce qui est un peu étonnant. Mais si c'est vraiment arabe, et que la personne ne sort jamais des cours d'arabe, tant que tu connais rien sur la personne, tu peux assister. C'est-à-dire que tu ne connais rien de mal d'elle, ni tu as entendu qu'on a dit d'elle qu'elle était de tel et tel secte. Non. Donc avec cette condition, tu n'as rien entendu d'elle, et elle ne parle que arabe. Non. Dans ce cas, tu assistes. Mais si, yani, tu as entendu déjà parler de cette personne qu'elle avait un faux minage ou un mauvais minage ménage ou bien que toi-même, tu as le moyen pour discerner pour discerner ce qu'elle dit de faux, ce qu'elle dit de, de vrai et que tu arrives à, à trouver Elle a étudié chez Abdelkader Incha'Allah Ta'ala Toi Incha'Allah Ta'ala Tu, tu as franchi cette personne Tant que nam na je connais cette personne Une personne m'achat Allah Mais ce que je veux dire c'est que Beaucoup de personnes disent que On a étudié chez X et Y Tu vas trouver même Salah 19 Salah 19 il a dit que J'étais chez B'shikh Ibn Al-Taymin Il a dit tout cela je me suis je les ai côtoyés akbar <rire> Donc tout le monde va dire que moi je suis l'élève De tel et tel Mais dans la pratique quand il est devant toi Des fois il peut quoi Il peut y en a un moyen, je te donne le conseil d'assister chez lui maintenant, jusqu'à ce que tu trouves que quoi, que par exemple cette personne n'est pas dans le minhaj. Pourquoi Parce que d'un côté, il a la test qu'il y a d'avoir assisté, d'être l'élève d'Abdelkader l'Arnaudé, et de l'autre, parce que tu n'as rien, rien entendu encore de lui. J'aimerais vous montrer une vidéo, cher. Donc on va passer aux questions suivantes. Et comme d'habitude, je vous demande, si votre question est passée, baissez la main, Inch'Allah, afin que je puisse me repérer euh, au niveau des mains levées. Jazakoum Allah, khayran. Donc, question de BBA 34. Assalamu alaikum, shir. Hayakoum Allah. Une sœur demande, souvent dans ma salat, j'imagine la face d'Allah en face de moi. J'essaie de ne pas me le représenter dans mon esprit, je lui associe un visage d'un être humain. Quels conseils pouvez-vous me donner pour avoir pour avoir plus de concentration qu Allah Ta'ala vous préserve de tout mal ici-bas et dans l'au-delà et qu'il vous compte parmi les gens du Firdaous ainsi que ceux qui vous aiment en Allah. Question suivante. Question de Oum Sana. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh, Cheikh. A-t-on le droit de prêter un local un local à des tekfiris afin qu'ils fassent un vide grenier Cela ne rentre-t-il pas dans, dans un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maudit celui qui héberge un innovateur D'autant plus qu'on ne, qu ne sait pas ce que ces tekfiris vont faire de l'argent qu'ils ont amassé. Les tekfiris a rusé en envoyant une autre personne demander le local. Le responsable de ce dernier a été averti, a été averti deux jours avant et n'a pas agi. Est-il est dans notre devoir de faire une nasiha à la personne qui a prêté ce local Et quels sont vos conseils à ce sujet Barakallahu feikoum shir. Question de Abu Sulaiman 13. Salamu alaikum shir. Qu'Allah vous accorde le firdaus pour tous les cours que vous nous donnez et qui mènent vers la droiture d'Allah. Ma question est la suivante. J'ai contracté un crédit et accumulé des dettes. Nos crédit, plus facture de téléphone impayée, plus grosse facture d'électricité impayée. Tout cela s'est passé pendant ma période d'ignorance et dégarement jusqu'à jusqu'à jusqu'à ce que Allah me guide sur sirat al-mustaqim. Alhamdulillah. Je voudrais savoir si je dois toujours rembourser ces dettes avant que l'on m'enterre, ou bien je ne suis plus tenu de rembourser ses dettes. Même si je rembourse ses dettes, alors que je n'y étais pas obligé, serais-je châtié dans la, dans la tombe pour cela, jusqu'à qu'on rembourse à ma place. Cher, Barakallahu alaykum d'apaiser mon âme en me répondant, afin que je sache quoi faire. Question de Abu Dawoud. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cher. Barakallahu alaykum pour le temps que vous nous accordez. Que Allah nous accorde à tous le ferdaous. Est-ce que le prophète sallalahou alayhi wa sallam a fait des péchés durant sa vie, surtout après sa après la révélation Si oui, a-t-on le droit de, de le prendre en exemple en disant que même rasoulullah sallalahou alayhi wa sallam a fait des péchés Question de question suivante inshallah. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Cheikh, qu'Allah soubhana wa ta'ala vous, vous protège. Je souhaite connaître la façon de faire le rousoul après les monstrueux afin de pouvoir de pouvoir faire la salat, incha'Allah. Tfaḍal, Cheikh. Muslim, est-ce que tu peux répéter la question de la sœur qui a parlé des dettes Tfaḍal. Donc je répète, Inch'Allah, donc c'était un frère, M'achim, cest c'est un frère, Abu Suleyman. Donc il dit, j'ai contracté un crédit et accumulé des dettes. Donc crédit, plus facture de téléphone, impayé, plus grosse facture d'électricité, impayé. Tout cela s'est passé pendant ma période d'ignorance et d'égarement jusqu'à jusqu'à ce qu'Allah me guide sur salat al-mustaqim, walhamdulillah. Je voudrais savoir si je dois toujours « Si je me dois toujours de rembourser ces dettes avant que l'on m'enterre, ou bien je ne suis plus tenu de rembourser ces dettes. » Et il dit, « Même si je rembourse ces dettes alors que je n'y étais pas obligé, serais-je châtié dans la tombe pour cela jusqu'à jusqu ce qu'on rembourse à ma place. »« Chir, barakallahu fekoum d'apaiser mon âme en me répondant afin que je sache quoi faire. »« T'fad al-shir C'est quoi la dernière phrase, Barakallahu, c'est quoi la dernière phrase Il a dit que même si j'étais obligé, comment ça, j'ai pas compris ça. Non, donc il dit. Je pense qu'il a, qu a mal formulé la dernière phrase. Je pense qu'il a voulu dire même si je ne rembourse pas ces dettes même si alors que j'y étais obligé wallahu a'lam je pense que ça aurait plus de sens en, en disant comme ça même si je ne même si je ne rembourse pas ces dettes alors que j'y étais obligé serais je châtié dans la tombe pour cela jusqu'à ce qu'on rembourse à ma place wallahu on l'a formulé de cette façon ça a plus de sens tadashir طيب Euh, je commence Allah taala par euh Non, je commence par dire au frère albanais -Al qui m'a envoyé l'indien de sur une vidéo que bien sûr je ne peux pas voir en même temps et faire le cours. Et, et que bien sûr le débit chez moi est très faible, il me faut peut-être une meilleure là pour voir quelque chose qui a une une ou deux minutes. Le moin. Donc inchallah taala ce sera pour la prochaine fois ma réponse. Dans les questions passées, il y avait une question que j'avais oubliée. Celle qui parlait, celle qui parlait, euh, qu'elle voyait dans le rêve certaines personnes, que comme quoi, c'était ces personnes-là qui l'ont ensorcelée. Ensuite dit la personne, comment qu'on doit faire par rapport au rêve, etc. Je dis, le sunnah au euh, jama'a dit qu'on ne doit pas prendre de jugement des rêves. C'est-à-dire si par exemple je suis je suis un, un gouverneur si par exemple je vois que je suis en train de par exemple quelqu'un volé, ensuite dans la, dans le rêve je vois que par exemple il faut lui couper la main ça veut pas dire que l le lendemain je vais à, je vais à, je vais dire je vais lui couper la main puisque j'ai vu ça dans le rêve non. contrairement aux soufis qui prennent qui prennent la législation des rêves nous on prend la législation comme vous savez il des jugements du de... kitab au sunnah pourquoi car les rêves comme vous savez ça se divise en trois il y a le rêve qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a le rêve qui est du shaitan et il y a le rêve qui est de de nous même le nefs c'est pour ça que le shaitan joue un grand grand rôle dans les rêves et vous connaissez les hadiths où il est parti à, à cet homme, il lui a dit de tuer, de tuer cette femme, ensuite il est parti à ses frères, il leur a dit que l'autre a tué votre soeur. Non, le shétan joue beaucoup dans les rêves. C'est pour cela que on ne prend pas de jugement se basant sur les rêves. Mais si par exemple, on voit que c'est cette personne dans le rêve, ensuite on la revoit une deuxième fois, une troisième fois, et qu'on a des doutes, on se dit peut-être c'est elle. Alors on peut faire quoi On peut faire par exemple une petite enquête. Une petite enquête et demander de ceux qui connaissent bien cette personne, est-ce que d'habitude elle est connue pour la sorcellerie et comme ça. Non, Mais on ne doit pas directement l'accuser. Ou alors si on l'a accusé, si on l'a accusé, que ça soit alors seulement entre nous et nous-mêmes. On peut pas lui dire à elle « Tu as fait ceci, cela, la preuve, je, je t'ai vu dans le rêve. » Ça, on se peut on peut pas se le permettre. Alors, on le garde pour nous et on voit à l'avenir que ça va donner. Pour la personne qui a dit « Quand je prie, il y a comme la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois comme ça en face de moi. » Bien sûr, tout le monde sait que cela est impossible. ni Que la personne se met elle-même, elle, elle, elle s'imagine un visage où une figure ou là, Allah subhanahu wa ta'ala l'Afiya, et quelque chose lui dit que par exemple Allah comme ça, alors que ça c'est impossible, rien ne lui ressemble nul ne lui ressemble, lui ne ressemble à rien, c'est connu ça donc la personne, à chaque fois qu'elle a ça si elle est dans la salate à l'intérieur de la salate et elle a ça qu'est-ce qu'elle fait elle se retourne un peu vers sa gauche et crache sur son épaule gauche trois fois Naam crache sur son épaule gauche en disant la doua de Yanni elle, elle, elle, elle demande à l'ospranataire d'éloigner de lui le shaytan en demandant à l'ospranataire d'éloigner de lui le shaytan Naam et comme ça à chaque fois jusqu'à ce que euh, car, comme vous savez il y a un shaytan spécial qui vient spécialement pour la salade pour embrouiller la salade c'est ça sa fonction le prophète Ali Soslam avait dit qu'il s'appelait Khanzeb Il l'a même cité avec son nom. Ce qui prouve que, par Allah, même les chariatins, certains, ont des noms. Vous voyez, pour le local, pour le local qui a été prêté au takfiri. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que quand quelqu'un ont quelqu'un qui ne se proclame pas des salafs, quelqu'un qui ne se proclame pas du minhaj n'am comment je vais quoi je vais lui en vouloir s'il fait ça par exemple avec les takwiri quelqu'un qui proclame, qui ne se proclame pas du minhaj peut faire plus grave que cela avec les takwiri n'am il peut يعني faire plus grave et plus grave c'est pour ça que ça devient grave quand la personne se proclame du minhaj il dit moi je suis un salaf, nous les salaf et dans ce cas on va lui dire subhanallah tu te contredis mais si quelqu'un qui s'est jamais proclamé des salaf ou quelqu'un qui est des gens de la masse quelqu'un qui est simple qui jam, jamais jamais n'a dit je suis un savant ou un talibayn ou femme ni du ni je suis du minhaj hein? comment يعني euh, on vouloir une personne pas ces, ces gens-là il faut يعني euh, faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et leur enlèvent la poussière qu'ils ont sur les yeux. Et ça n'empêche pas qu'on peut, qu'on peut leur parler, leur dire, qu'est ce par exemple, vous pensez de, du ménage de, des taqfirs. S'ils disent que pas bien, on est contre, on dit alors pourquoi vous savez que X est des taqfirs, vous, vous l'aidez, vous ceci. Allah Ta'ala dit, ta dit, ne vous entraidez pas donc la turpitude et les, les péchés. Et comme ça. C'est comme ça que je pense moi. Quand une personne fait la faute, je vois d'abord qui est cette personne. Si c'est une personne des gens de la masse ou là tout ce que je peux faire, c'est lui donner une masse au maximum. Mais si c'est quelqu'un qui se proclame des salaf, etc., c'est là que ça devient yani, grave. Allah ou Non. Car leur donner un, un local ou la, la, la les aider dans une chose ou dans une autre, c'est quoi c est, c est, Sans le vouloir, c'est combattre euh, combattre la sunnah, combattre le minhaj, qu'on le veuille ou pas. Non. Pour la personne, après celle-là, il y a une personne, je ne sais pas c'est écrit chez moi, je crois que c'est écrit date. Est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'il y a une question où il y a le mot date Dis-moi, Il y a une question. Il le mot date. Je pense pas. Le mail. Non, le mail. J'ai répondu tout à l'heure. J'ai répondu tout à l'heure. Date en février. Pas cela. Il y a une autre question. Où il est dit est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des péchés. Je lui ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un bani adam khatta Il a dit que tous les êtres humains faisaient des péchés. Que le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Mais le sunnah ou le jama, attention, le sunnah ou le jama, on dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, les messagers, ne font que les petits péchés, ne font jamais les grands péchés. Les grands péchés, l'alcool, le vol, la zina, la, tout cela, jamais un messager ne fait une chose pareille et est tahir la je dis s'il voulait faire Allah taala l'en empêcher il ne veut il ne voudra jamais le faire car vous savez que le messager Ali sallam deux fois on lui a enlevé on lui a ouvert sa poitrine et on a pris son cœur on l'a lavé et on, on lui a enlevé ce que ou le shaytan ou le shaytan dans notre cœur a une influence le shaytan a le shaytan a une influence n'ham il il peut يعني yani, nous toucher un peu comme ça dans notre coeur nous faire des obsessions mais le prophète عليه السلام il a cette, cette faveur que on lui a lavé son coeur deux fois et on lui a jeté quelque chose comme ça un morceau de chair noir a jeté comme ça par terre et Jibril a dit que c'était ça le truc du شيطان donc lui عليه السلام il n'a pas ça donc aucun messager ne fait un grand péché par contre les messagers font les petits pé, les petits péchés et les savants disent les petits péchés يعne, pas, pas comme par exemple voler une date, date. c'est un grand péché ou un petit péché c'est un petit péché les messagers ne font pas ça c'est à dire même les petits péchés ils ne font pas des petits péchés genre voler une date genre يعne, qui, qui montre qu'ils ont un mauvais comportement jamais non. voilà en ce qui concerne le, la position de El Sunna en ce concerne des péchés des messagers et enfin pour la sœur qui dit il, qu il reste deux questions pour celle qui a dit Comment faire le roussle pour la femme qui vient euh, de terminer ses monstres Je dis très vite. Elle commence par se laver les parties intimes, de devant et arrière. Ensuite, elle lave les mains. Elle lave les mains. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait le woudou. C'est comme si elle allait faire le woudou pour la salate. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Quand elle arrive à ses cheveux, ensuite ses oreilles, qu'est-ce qui lui reste Il lui reste ses pieds. Elle ne fait pas ses pieds. Elle arrête là. Ensuite, elle commence par sa tête. Et elle descend. Si elle a des tresses, elle doit se détresser. Si elle a des nattes, elle doit les ouvrir. Quant à, pour la djane bas, elle n'est pas obligée de les ouvrir. Mais pour les monstrues, elle, elle est obligée de les ouvrir, les nattes. ou la des tresses. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend le côté droit et elle descend. Ensuite, elle remonte côté gauche et elle descend. Et elle termine par ses pieds. Comme ça, on génira, inshallah ta'ala. Pour le fait, na'am, de celui qui a des dettes, Il a dit « Si je rembourse, etc. » Non. Quand une personne a contracté ses dettes, elle doit rembourser ses dettes. Sauf si ces dettes, c'était quelque chose, par exemple, de haram, comme euh, des dettes d'alcool ou de drogue. ou là Dans ce cas, elle, elle peut ne pas les rembourser, sauf si elle a peur. Si elle a peur, par exemple, de quoi Par exemple, d'être emprisonnée ou quelque chose comme ça. Mais si c'est des choses normal comme des, des appels téléphoniques comme l'électricité l'eau etc ces dettes là elle doit faire son possible pourquoi pour les rendre inshallah avant de mourir si jamais elle meurt si jamais elle meurt elle ne paye pas ses dettes et qu'elle avait fait des efforts pour payer ses dettes elle a fait des efforts celle là je la rassure en lui citant le prophète en lui citant le hadith du Prophète, sallallahu alaihi wa sallam, authentique, qui a été authentifié par Sheikh Al-Bani, l'aïmahoullah, où le Prophète, sallam, a dit quoi? Il a dit que toute personne, toute personne, qui a contracté des dettes, et qui avait la niée de les rendre, si jamais yani, elle meurt, que c'est lui, lui, sallallahu alaihi wa sallam, qui le défendra yom al-qiyam. Masha'Allah, comme elle a dit. Masha'Allah. Toute personne qui a contracté des dettes, et qui a essayé ici, et avait la niya de les rendre, ensuite elle est morte sans les payer, et personne n'a payé à sa place, c'est le prophète, qui sera son tuteur, son wali là-bas, il a dit c'est « Anna wali yuho » Et je vous annonce un deuxième hadith authentique aussi, du prophète, où il a dit que, toute personne qui a contracté des dettes, et que elle avait la niya, l'intention de les rendre, qu'Allah Ta'ala l'aidera à les rendre ici, dans cette vie avant de mourir. Toute personne qui a contracté des dettes et qu'elle avait la niée de les rendre, alors cette personne Allah Ta'ala l'aidera de les payer ici. Le frère a dit qu'une dette de riba, est-ce qu'il doit rembourser La riba c'est quoi La riba c'est quoi la c'est par exemple, je te prête 100 euros et je te dis rends-moi 120. Vous comprenez L'usure. Je te prête 100 et je te dis, rends-moi rend, rend, rend combien Rends-moi 120. Toi, qu'est-ce tu vas dire Tu vas dire, donc, je lui rends pas les 120, c'est pas comme ça. Tu lui rends les 100, et tu lui rends pas les 20. Tu lui dis, tu m'as prêté 100, voilà tes 100. Les 20, je les rends pas, c'est haram chez nous. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as peur de la prison, ou la de, du tribunal, ou des, des, des problèmes, des grands problèmes. Si tu as peur des grands problèmes, ça c'est autre chose. Mais si tu sais que Tu n'as pas peur des problèmes, Naam, tu lui dis je te rends seulement ton capital, pas des intérêts. Je te fadre, Inch'Allah, les autres questions. Naam, cher, donc euh, la soeur Oum Sana, a écrit, euh, elle a rajouté quelque chose sur sa question. Elle dit, la personne qui a prêté le local s'est fait duper à la base. Il ne savait pas que c'était elle. On l'a averti deux jours avant mais après l'avoir su elle n'a rien fait alors qu'il était contre ses idées de techfir. Ce que je voudrais c'est lui faire un mail avec des nasiha pour lui montrer qu'il a eu tort afin que cela ne se reproduise pas car si elle a pu passer elle va donc, car si elle a pu, car si elle a pu passer elle va redemander le local je voudrais savoir quoi lui donner comme Edlah comme preuve sur le fait qu'il n' qu'il n'avait pas, qu qu pas accepté tout au moins refusé après l'avoir su. Barak Allah, Fekoum, Chir. Et la sœur euh, de l'étranger, Chir, elle a dit que samedi, vous lui avez dit que vous donnerez une réponse ce, ce mercredi par rapport au mail. Vous lui avez demandé de, c'était quelle date et l'objet. Vous lui avez demandé l'objet du mail et vous lui avez dit que vous regarderez le lendemain pour donner une réponse le mercredi. Wallah wa'alam. Atfad al Non, pour la réponse du mail, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai regardé, j'ai trouvé que la personne m'avait envoyé une lettre et je lui ai répondu. À moins que c'était une autre, à moins que c'était une autre. Non. si on parle de la même personne, si on parle de la même personne, j'ai lu son mail et j'ai répondu. Si c'est une autre, il faudrait que on soit d'accord sur la personne. Enfin, musulme. Peut-être que Il y a deux personnes qui sont rentrées dans le jeu. Je ne sais pas. Non. Pour... Euh, ensuite... Euh, pour la sœur Oum Sena. Non. Euh, elle dit que... Qu'est-ce qu'elle devrait lui dire, etc. Pour lui envoyer le mail. Ou là, franchement, je ne sais pas. Moi-même, il faut que je réfléchisse. Moi-même, il faut que je réfléchisse. Mais. Mais. Si. Si j'étais moi à sa place. Non. Tu lui aurait parlé, c'est mieux. Mieux que de lui envoyer mail siran. je lui aurai parlé pour lui dire que Yani euh, que le, le, le musulman ne doit pas ne doit pas euh, se faire mordre deux fois quand vous connaissez le hadith. Deux fois Yani par ne euh, doit pas être euh, pris deux fois disons dans le même piège. Donc c'est dans le hadith. Non, et que la prochaine fois, il devrait il devrait yani bien prendre garde pour qu'il ne tombe pas dans la même faute et qu'elle ne le, le joui, ne lui ne lui joue pas un autre tour le mhem c'est ici là inchallah moi je vais yani me, me rappeler quelques délits je, je lui en ferai part بإذن الله question suivante inchallah la question de al 31 Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Ma question porte sur les ablutions. Si je porte du vernis à ongles après avoir fait mes ablutions et que je garde celle-ci jusqu'au Maghrib et que à Salat al-Isha, je fais les ablutions sur le vernis. Est-ce que mes ablutions sont valables Est-ce que la règle est la même que le mas'h sur les chaussons L'essuyage sur les sur les chaussons. Question de Oum Ahmad sur la prière c'est la moelle et qu'on m'a remonté jusqu'à quand dans la nuit peut-on faire salat et les chats on le droit de dormir après le marre et de se réveiller juste avant le fajr pour la faire l'off et comme chère qu'en la vous préserve ainsi que ceux qui vous aident sur la roue ainsi que tous ceux qui sont présents à vos cours donc question suivante Non, donc, euh, Inch'Allah changez la question Barakallahu feikoum Oum Lamia Salam alaikum Mon fils a bientôt 3 ans Je voudrais lui apprendre le Coran Y a-t-il une méthode particulière pour apprendre plus facilement Barakallahu feikoum Sur le InSpeak Inch'Allah Donc les personnes qui sont déjà passées, baisser la main. Je, je ne sais plus où je suis arrivé. la Question de Zachariah 72. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous élève en degré Un frère dit, je vis en HLM, walhamdoulilah, et walhamdoulilah, je gagne bien ma vie. Le problème, c'est que je vais dépasser le plafond qui me permet d'avoir un logement HLM. Je devrais donc quitter ce logement pour un privé. Est-il possible d'avoir recours au crédit bancaire pour acheter une maison Barakallahu feikoum shir, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Question suivante. Orte 19. Assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question concerne les ablutions Une personne incontinente à la peau sèche et a aussi de l'eczéma Mouiller sa peau presque 5 fois par jour n'arrange pas sa peau. Elle vous demande si c'est possible de faire le Taïmoum et si oui, avec quel objet Barakallahu fekoum. Tfadashir. Répète les deux dernières. Non, donc je répète, Inch'Allah. Les deux dernières que je viens de lire, Cher, ou bien c'était les les deux dernières de Inspeak, c'est sur le, le prêt et sur les ablutions Donc les deux dernières de Paltol, c'est ça. Alors je vais répéter, Inch'Allah, après le vernis. D'accord, cher. Hum... Jusqu'à quand dans la nuit peut-on faire salat et la A-t-on le droit de dormir après le maghreb et de se réveiller juste avant le fajr pour la faire Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que ceux qui vous êtes sur la room et tous ceux qui sont présents à vos cours. Et l'autre c'était par rapport à l'apprentissage du Coran sur l'enfant de 3 ans, donc je, je la réouvre inshallah. Donc elle demandait s'il y avait une méthode plus une méthode particulière afin d'apprendre le Coran plus facilement. Tfaḍḍal cheikh. Muslim, raki hena Tu m'as donné le micro ou quoi Tu as terminé, tu parlais du d'une euh, d'une d'une sœur qui avait un problème avec un enfant de 3 ans. Suite, tu n'as pas lu la question. Non j'ai lu la question. Alaim, je pense que vous avez peut-être des, des problèmes de connexion. Khair Donc je, je répète la question. Donc c'était de Oum Lamia. Salam alaykoum. Mon fils a bientôt 3 ans, je voudrais lui apprendre le Coran. Y a-t-il une méthode particulière pour apprendre plus facilement Barakallahu fikoum. Tafadhel, cheikh. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa Pour la sœur qui a parlé de du vernis et que après avoir fait les ablutions, elle mettait le vernis. Non Ça s'est permis, il y a pas de problème. Mais après quand c'est le moment de la salat, si elle a perdu les ablutions, elle ne peut jamais faire les ablutions sur le vernis. Donc, elle va être obligée d'enlever encore une fois le vernis pour faire les ablutions. Et ça n'a rien à voir, ni ça ne ressemble au fait d'essuyer sur les chaussons. Non. Pour la personne qui avait dit qu'elle avait des problèmes de peau, et qu'elle pouvait pas faire tout le temps le haut dos, dans ce cas, lorsque, lorsque de temps en temps elle fait le théimum, Elle le fait avec quoi S'il y a de la terre, de la terre. S'il n'y a pas de la terre, elle mohème. Le ciment, le carrelage, nam na euh, la dalle de sol, la dalle de sol, carrelage, ciment, euh, les briques, tout ce qu'il y a à la maison. De préférence, quelque chose qui ne soit pas peint. Quelque chose, c'est pas comme le mur qui est peint. Malgré que Cheikh l'Albani a dit qu'on pouvait faire le théimum sur le mur même s'il est peint mais je préfère par exemple le carrelage. Le carrelage c'est pas de la peinture, c'est c'est mieux ou encore la dalle de sol. Naam. La faïence. Très bien. Pour le crédit pour la maison, ce n'est pas permis. Les savants ont dit l'usure hadi si elle était possible, elle serait vraiment dans la grande nécessité. Une personne qui vit avec ses enfants sous une tente. Sous une tente. Naam. Et la pluie, les averses, l'orage, la neige, celle-là, si elle va faire euh, un crédit pour avoir une maison, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. N'aim. Mais, juste pour acheter une maison plus belle, plus grande, plus euh, euh, plus ceci, les savants ont dit non. En ce qui concerne salat al-isha, salat al-isha se termine à la moitié de la nuit attention à ceux et celles qui se trompent et qui croient que salat laïcha c'est jusqu'à salat al-fajr salat laïcha c'est au milieu de la nuit si c'est minuit ou là un peu avant ou juste un peu après ça se termine le temps de salat laïcha c'est à dire tu comptes du maghreb combien qu'il y a et ensuite tu divises par deux vous savez comment on fait pour comment on fait pour savoir quand est-ce que se termine salat laïcha on va prendre la moitié de la nuit la moitié de la nuit, comment on va savoir On va voir, quand est-ce que commence le Maghreb S'il commence par exemple le Maghreb, c'est à 18h. Non, c'est à 18h. Et le Fajr, par exemple, exemple c'est à 6h du matin. Et donc de 18h à 6h du matin, du matin, combien il y a Il y a 12h. La moitié de 12h, c'est combien C'est 6 Donc, je commence à, à compter, à partir du Salat du Maghreb, j'ajoute 6h. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Donc minuit, c'est terminé salat l'aïcha. C'est lui qui l'a fait après, il l'a fait avec des péchés. Sauf s'il l'a oublié. Maintenant pour la personne qui veut dormir après le marab, si elle veut dormir après le marab, elle peut. Mais à condition qu'elle se réveille avant la moitié de la nuit pour faire salat l'aïcha. Enfin pour l'enfant qui a 3 ans, et qui voudrait lui apprendre le Coran, comment qu'elle fait, est-ce qu'il y a une méthode Euh, je ne sais pas exactement, mais tout ce que je sais, c'est que quand vraiment on veut que notre que notre enfant apprenne le Coran, la plupart du temps, ce n'est pas nous qui pouvons lui apprendre, mais quand il a quelqu'un, où il va apprendre chez lui. C'est comme ça que la plupart des savants ont appris. Car c'est difficile que l'enfant apprenne chez lui, avec sa, son père ou avec sa mère. non Il apprend un peu, ensuite il commence à rire, ensuite lui dit... Euh, j'ai pas envie ensuite lui dit je vais aller aux toilettes celui lui dit je vais dormir ensuite euh, il veut la frapper ensuite il monte sur euh, ses cheveux et je sais pas ce qu'il fait non. mais quand il est chez un chi là bien sûr il a peur il tremble et nam il apprend un malgré lui mais que prano est à la mais je ne sais pas s'il y a spécialement année c'est à dire que euh, les savons disent qu'on commence et par par lui apprendreannée en lui faisant réciter C'est l'une des meilleures façons, c'est-à-dire je dis une chose et lui il la répète. Je dis, il répète, je dis, il répète. Ensuite je passe au deuxième verset, je dis, il répète, je dis, il répète. Ensuite je joins en les deux versets, je joins les deux et il les répète. Je passe au troisième. Quand il apprend bien, je lui ajoute le quatrième. Quand il apprend bien le quatrième, je révise. 1 2 3 4 à la fois. Deux fois, trois fois. Et comme ça. A t'appeler dans l'incha'Allah. Avant d'oublier, muslim. Avant d'oublier, muslim. Tu m'entends Euh, demande à la soeur Demande à la soeur Demande à la soeur qui a dit que elle m'a envoyé le, le mail Et que elle n'a rien reçu Demande-lui qu'elle te redonne Elle te redonne son, Comment s'appelle euh, Son objet ou bien Comment s'appelle son pseudo Elle te le donne PV Et tu me le donnes aussi en PV Non, il n'y a, a pas de problème Michel, Donc quand elle envoyé Je vais et je vais ouvrir mon PV. Ou alors ouvrez le PV, cher, je vous l'envoie, Inch'Allah. C'est moi, le PV, est ouvert. Non, mais je voulais juste revenir sur une petite règle, Inch'Allah. Donc ce soir, j'ai précisé aux frères et sœurs que les questions, c'était uniquement sur la Aqidah, le Minhaj ou alors la Salat, ou alors le cours d'aujourd'hui qui faisait partie de la Aqidah. Et cette question sur le Coran je le poser par rapport à l'apprentissage car l'apprentissage il il inclut directement sa compréhension et son application le fait de, de l'apprendre sans, sans le comprendre sans l'appliquer c'est c'est pas vraiment utile c'est pour ça que je le je rentrais dans la catégorie raqida voilà c'est pour éviter que de, que, que certaines personnes pensent que je suis injuste lorsque je refuse leurs questions jazakoumallah khairan donc je, je continue les les questions inchallah La question de Minhaj al-Haq as alaykum wa rahmatullah Hayakumullah Cher une soeur demande Il y a quelques jours une de il, y a, il y a quelques jours Elle a retardé la salat de l'Aisha Lorsqu'elle a, lorsqu a voulu prier Elle a remarqué qu'elle venait juste D'être indisposée La question est la suivante Comment doit-elle rattraper cette salat Doit-elle attendre la salat et la isha pour la rattraper Ou bien doit-elle la faire dès que cela est possible En sachant qu'elle a l'habitude de prier les prières surérogatoires, sur les douze raka'at Doit-elle aussi rattraper les deux raka'at qu'elle devait faire après cette salat Jazakoum Allah khayran, qu'Allah vous augmente en science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question de Ummariyam 831. Donc le PV, il est bloqué. Je n'ai pas reçu la question. Et j'ai précisé donc que toutes les personnes qui lèvent la main, Inch'Allah, faites en sorte que votre PV me soit ouvert. Donc là, il est toujours bloqué. Inch'Allah. On va passer à la question suivante. Assalamu alaikum. Ya Sheikhana. Assalamu alaikum. Nous avons vu dans le livre qu'il ne faut pas interpréter les textes comment comprendre le hadith 38 où Allah dit lorsque je l'aime je deviens son ouïe avec laquelle il entend sa vue avec laquelle il voit sa main avec laquelle il agit et son pied avec lequel il marche question suivante Donc j'ai précisé qu'il faut me renvoyer juste des questions sur l'aqidah, la le minhaj ou la salat. Barakallahu al alayhi wa Donc question de Alhamdulillah 4. as alaykoum chère, lorsque je fais la salat avec mon mari, mest il permis de faire l'adhan De plus, la semaine dernière, je vous ai posé une question par rapport au fait que jette des sœurs dans des démarches. J'utilisais pour cela la loi des kuffars. Vous avez dit de vous demander la permission de prendre votre adresse mail pour vous envoyer l'adresse de mon blog. Qu'Allah qu vous récompense pour le temps que vous nous consacrez et qu'il vous accorde à vous et votre famille le paradis. Donc euh, ici, alhamdulillah, est-ce que vous demandez en fait à Shirk euh, de vous donner l'adresse mail Est-ce que c'est ça que vous demandez dans la deuxième partie Donc je passe sur le speak Donc question de Oum Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirk. Hayakar Rahman, je demande à Allah de vous récompenser par le bien et de vous rajouter de la science. Allahumma salli ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes. Ma question concerne les hadiths qui parle que le paradis est au pied de la mer. Pourriez-vous me dire, jazakumullah khayran shir, c'est le hadith qui dit en substance que le paradis est au pied, est au pied de la mer Est-il sahih Et le hadith qui dit Un jour le pro, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans le sens Un homme retourne près de ta mère Car le paradis est à ses pieds Est-ce que ce hadith existe bien Et si oui Est-ce que pour cet homme Est-ce est -ce pour cet homme uniquement Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a parlé Ou est-ce que ce hadith est pour tout le monde en général Je vous remercie pour votre réponse chère Puisse Allah Azzawajal vous préserver de tout mal. Question suivante. Question de Arba Assalamu alaikum wa rahmatullah ya shir. Hayakoum Allah. Ma question concerne la prière. Que doit-on faire lorsque l'on récite deux fois la même surate durant les deux premières raqa'a Doit-on effectuer les deux prostérations de la distraction si oui, s'effectue-t-elle avant ou après le teshahud Jazakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum T'fad al-shir Mousslim, barakallahu, répète cette dernière question Celle de la salat, t'fad al-shir Je la répète, inshallah Ma question concerne la prière Que doit-on faire lorsque l'on récite deux fois la même la même surat durant les deux premières raka'at, doit-on effectuer les deux prosternations de distraction Si oui, seffectue t avant ou après le tâchéhoud Jazakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum Tufad al Muslim, est-ce que tu veux dire, est-ce que tu veux dire Lire la même surah dans les deux raka'at Ou bien lire la même surah dans dans la même raka'at, une raka Une Raka, on lit les deux deux Sorates les mêmes, ou bien deux Raka'at, dans les deux Raka'at, on lit les deux, deux, deux Sorates qui se ressemblent. Qu'est-ce que tu veux dire? Cher, dans la question, elle a dit dans les deux Raka'at. Donc je pense, moi je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire, première Raka'at, soit elle fatiha puis une, une Sorate. Et dans la deuxième Raka'at, surat al-Fatiha, et la même Sorate qu'elle avait dit dans la première Raka'at moi c'est comme ça que je l'ai compris en ce qui concerne la personne qui a dit que elle avait retardé un peu déjà ensuite qu'estce quand elle a voulu la faire elle a trouvé qu'elle était indisposée celle là que doit-elle faire elle attend elle attend qu'elle se purifie de ces monstres, euh, prennent sa douche, et alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle rattrape Salat l'Icha pour quelques-uns, pour quelques-uns des savants. Car d'autres ont dit que non. On dit que elle n'a rien fait de mal. C'est Allah qui a lui donné des monstres. C'est pas elle. Et elle, elle voulait. Mais la ralb, c'est des monstres qui sont venus. C'est la vie de Cheikh l'Islam, Bibi Cheikh Bibi Taimiyya, Rahmanullah, dit, de préférence, elle rattrape Salat l'Icha. Il a dit, de préférence, Elle rattrape salat laisha. Donc, elle ne rattrape pas la sunnah qui est avant, ni qui est après. Mais elle rattrape seulement salat laisha par prudence, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, euh, pour euh, donc puisqu'on parle toujours de salat, puisqu'on parle toujours de salat, euh, si une personne va, deux surat, non, va dire deux surat, va dire deux surat qui se ressemblent dans la même salat. Je donne un exemple je vais faire ça al-Sobh. Dans la première, je lis le Fatiha et je lis, par exemple, ensuite, dans la deuxième Rekha, je vais lire le Fatiha et je vais lire Est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que j'ai des des, des des prosternations pour avoir fait cette chose, prosternation de distraction Bien sûr que non. Pourquoi non Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait il nous a montré que ça se faisait une fois il était en voyage il a fait salat soubuh il a lu deux fois sourate azzilzala ida zilzalatil ardu zilzalaha il a lu deux fois dans la première rak'at et dans la deuxième rak'at il s'est levé il a il a dit le il a lu le fatha il a lu ida zilzalatil ardu zilzalaha donc deux fois dans donc c'est permis c'est une sunna wa Donc il dit c'est permis et il n'y a pas quoi Il n'y a pas de... D'ailleurs je me rappelle une fois j'étais même j'ai dit avant de faire la salade j'ai dit attention aujourd'hui je vais vous faire quelque chose vous allez y yani, remarquer quelque chose d'anormal mais j'ai pas dit quoi. C'était salade maghreb. J'ai lu dans la première raka al-Fatiha et j'ai lu Ida ensuite j'ai lu dans la deuxième raka al-Fatiha et à voix haute bien sûr et j'ai lu Ida ensuite j'ai lu la troisième Fatiha seulement à voix basse et bien sûr ils ont compris que je l'ai fait exprès, c'était pour leur montrer que ça se faisait et que le messager l'a fait a. si je l'avais fait directement sans les avertir, ils m'auraient tous dit peut-être, subhanallah, subhanallah pour me dire que vous êtes en train de lire la même surat, vous comprenez alhamdulillah pour le hadith qui dit le paradis se trouve sous les pieds des mers il y a un hadith on entend beaucoup de gens dire ça el jannatu tahta aqdami l'umahat El jannatu tahta aqdami l'umahat Je voudrais que vous compreniez bien ce que je vais dire Pour qu'il y ait pas malentendu Je voudrais que vous compreniez bien ce que je vais dire Pour qu'il y ait pas malentendu Un hadith Un hadith qui dit Le paradis se trouve sous yani Les pieds des mers n'existent pas N'est pas authentique Il n'y a pas un hadith authentique qui dit le paradis se trouve sous les pieds des mères. Mais il y a un hadith authentique où le prophète, a dit à quelqu'un, il lui a dit, va auprès de ta mère, elle ne va pas au djihad, va auprès de ta mère, car le paradis se trouve au pied de sa mère, au pied de ta mère. Non. Donc ce hadith est authentique. Et ce hadith n'est pas spécifique à qui N'est pas spécifique à cet homme C'est-à-dire que chaque mère a un paradis sous ses pieds. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si quelqu'un dit, si quelqu dit, le paradis se trouve sous les pieds des mers, on lui dit ça, on se sent, c'est vrai. Mais il n'y a pas un hadith qui dit le paradis le paradis se trouve sous les pieds des mers. Voilà yani, la, la différence. C'est une chose, yani, je sais pas si vous pouvez le comprendre. Il n'y a pas un hadith qui dit comme ça, le paradis sous les pieds des mers. Non, il n'y a pas. Mais a un hadith qui a dit à quelqu'un que le paradis se trouvait sous les pieds de ta mère. Donc, le sens, le sens que, comme quoi, les, les paradis, le paradis se trouve sous les pieds des mères est, est vrai. Mais le hadith en lui-même, il n'est pas vrai. Je sais pas si vous avez compris. Hein. Si vous avez pas compris, Alhamdoulilah, je peux le réexpliquer, Inch'Allah Ta'ala. La femme qui a dit, la femme qui a dit, est-ce que, en faisant la salat avec mon mari, je crois qu'elle a dit comme ça, elle a dit, est-ce on peut faire l'adhan comme l'homme peut le faire la femme peut le faire surtout si elle est seulement entre des soeurs ou bien seulement avec son mari c'est la vie de Cheikh al-Albani et de Abdullah ibn Omar le compagnon auquel on, a dit, on lui a dit ce, ce, ce hadith se trouve dans le nom numéro 1 de Cheikh al-Albani on a dit Abdullah ibn Omar est-ce que la femme fait le adhan est-ce que la femme fait le adhan qu'est-ce qu'il a répondu il a dit Est-ce que moi, je vais l'empêcher de faire des cales là Moi, je vais l'empêcher d'invoquer là Il a dit comme ça. Ça veut dire qu'elle peut le faire. Moi, je vais l'empêcher d'invoquer là Non, mais beaucoup de savants ont dit que c'était pas obligé pour la femme de faire le Adam. Non, ce pas obligé. Elle peut faire la prière directement en faisant seulement l'Iqama. Et d'autres disent même sans l'Iqama. Ok, yep, reste, reste la question sur le Hadith de euh, Vient de donc euh, on vient de poser la question où il est dit que يعني, je suis sa vue, son oui sa main, son pied vous savez le hadith qudsi en parlant d'une personne attendez je me rappelle le euh, hadith comment il dit parce que moi je le connais en arabe bien sûr où le hadith euh, la question ici la question ici c'est comment euh, Qu'est-ce qu'il y a cher? muslim Tu viens d'écrire Qu'est-ce qu'il y a j'ai pas compris Mousslim Et maintenant vous entendez Maintenant vous entendez nam J'ai dit qu'il y avait un hadith Un hadith Qudsé Allah subhanahu wa dit que il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses yani les adorations obligatoires ensuite il dit que et il n'y a pas une chose qui rapproche de moi comme les adorations les, les adorations surérogatoires il a dit quand mon serviteur fait les nawafil je l'aime et si je l'aime je deviens son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, et son pied avec lequel il marche et s'il me demande des choses, je lui donne et s'il m'imboque, je lui réponds et s'il euh, a besoin de choses je lui exauce, c'est comme ça la personne a, a poser la question, elle a dit comment Allah-Ta'ala devient la vue de quelqu'un, comment qu'il devient son oui, comment comment qu'il devient sa main, il devient yani, son pied, elle a dit Euh, les salaf يعني les choses comme ça à l'apparence pour comment yani expliquer ce hadith la réponse est très simple inchallah ta'ala on dit quoi on dit ce hadith a été expliqué par un mot hadith ce hadith a été expliqué par un mot hadith authentique authentique ou Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta dit il dit euh وَيَدَّهُ الَّتِيَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيَمْشِ بِهَا Il a dit فَبِي يَسْمَع وَبِي يُبْسَرْ وَبِي يَبْتِشْ وَبِي يَمْشِ Il a dit, dit C'est deux mois non? Que quoi? Il marche Deux mois qu'il voit Deux mois qu'il qu prend Deux mois qu'il entend Il a dit deux mois dit, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une preuve que Il ne devient pas Allah Ta'ala ne devient pas nous. Le créateur ne devient pas créature. Il a dit, mais c'est de moi, c'est-à-dire avec moi, de ma cause. De ma cause, il voit. De ma cause, il prend. De ma cause, il entend. Et de ma cause, il marche. Ici, donc, c'est une preuve claire que voilà ce que a voulu Allah Ta'ala dire. Il n'a pas voulu dire que je serai sa main, c'est-à-dire que sa main va se... Moi, je vais être sa main. Et moi, je vais être son pied dans le sens apparent comme ça mais il a voulu dire que c'est moi qui vais guider sa main comme il l'a dit dans notre hadith moi il a dit c'est deux mois qu'il marche c'est deux mois qu'il voit c'est-à-dire c'est moi qui le guide pour voir pour marcher pour n'am disper encha que le hadith est clair Allah tout à le deuxième hadith Na am. Na am, cher, et la soeur demande l'autorisation si elle pouvait vous envoyer le, son blog par mail Euh, la soeur qui était juriste a euh, qui travaillait qui est avocate avant qui était avocate avant de se convertir alhamdoulillah donc euh, je vous donnerai l'adresse euh, du cheikh inchallah donc je passe aux questions suivantes donc euh Oum 831 le PV est toujours bloqué donc on passe directement aux autres personnes donc question de quwwatun salam aleykoum cheikh Donc la question porte sur le sur salat de Jomoha. Salam alaykoum shir, je suis toujours bloqué lorsque les imams font Doha pendant Jomoha. Doit-on dire Amin à voix haute à chaque fois qu'ils font Doha Et doit-on dire Amin lorsqu'ils font Doha pour des gens en échange d'argent Et aussi, que faire lorsque l'imam pendant Jomoha arrive à la moitié de sa khutbah et dit « Wastarfirullah liwalakoum et » et prend quelques secondes de pause. « Barqallahu fekum shir » de commencer cher que vous avez fait la thèse sur le Jumuah. Inshallah pour pourrez nous donner une très bonne réponse, b'inillah. Question de Abdullah. Salam aleykoum. Alors le frère voudrait savoir quelle est la sentence vis-à-vis -vis de la désobéissance aux parents, notamment notamment sur le fait de ne pas vouloir se marier dit est-il une désobéissance aux parents de ne pas vouloir se marier et quel en est quelles sont les conséquences vis-à-vis d'Allah Question suivante Ou Assalamu alaykoum wa rahmatullah cheikh cheikhuna ma question porte sur la prosternation de distraction Doit-on refaire le tashahoud lorsque l'on fait la prosternation de distraction après le salam qu'Allah augmente votre science, et vous élève en degré pour les cours que vous nous, que vous donnez. Question sur le InSpeak. Karima 99. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc elle voudrait savoir par rapport à, à un jugement qui serait dans, dans le de la chair. On m'a dit que soi-disant, si une personne dit une grossièreté, donc une insulte ou autre, alors elle doit refaire ses ablutions. De plus... A chaque grossièreté prononcée, la personne risquerait d'être 70 ans en enfer. Mais je n'ai pas lu une telle chose, donc je voudrais connaître votre avis sur ça. Barakallahu fekoum, wa jazakoum allahu khayran. La question de Oum Samir. Alors, question qui est un peu longue, Inch'Allah. Hum... As-salamu wa rahmatullah Barakallahu alaykum ya sheikhana Pour ce que vous faites pour nous Nous sommes plusieurs personnes à être devenus modérateur Et administrateurs Sur un forum de Ruqiyah Ouvert par un frère qui s'est décl... déclaré Raqi Pensant que cette Ruqiyah était Sharia Nous n'avions aucun problème à orienter les gens vers lui Avec du temps nous avons remarqué Plusieurs parties plusieurs pratiques qui nous mettent des doutes quant au fait que sa roquia est permise. Parmi les choses qui nous ont mis les doutes, voici donc les suivantes. Premièrement, il fixe un prix de 50 euros par personne, peu importe qu'elle soit malade ou non. Deuxièmement, il fait des vidéos de ses séances afin de montrer comment cela se passe. Troisièmement, il diffuse son numéro et son adresse mail pour que les gens le contactent. Quatrièmement, Il l'a mise en place sur un forum, une partie commerciale où il vend les produits de traitement coranisés qu'il envoie par la poste. Cinquièmement, il pose des diagnostics suite à des réponses à un questionnaire. Sixièmement, il fait la Rokia via InSpeak et aussi par webcam. Septièmement, il met en ligne les audios de Rokia qu'il enregistre. Il est déclaré officiellement Rokia et paie des impôts. Pour cette activité, il dit qu'il fait cela pour se couvrir au cas où il y aurait un accident pendant sa Rokia. Huitièmement, il a ouvert une section interprétation des rêves où les gens racontent leurs rêves et cauchemars afin qu'il y donne l'interprétation. Nous avons cru au départ qu'il était bien de l'aider dans tout cela, mais nous avons de plus en plus de doutes. Nous voudrions savoir si nous ferions mieux de quitter ce forum, mais aussi si nous devions prévenir les membres ou faire autre chose afin de stopper ce forum. Nous sommes pris entre le fait d'éloigner les gens de lui si toutefois nos doutes sont fondés et entre le fait de bien se comporter et ne pas manquer à notre engagement. Barakallah fik pour votre pour votre réponse. Wassalam aleykoum. Avtafdal cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatou. <coughs> Quand je vais répondre à la dernière question, c'est-à-dire celle de la Rouqia, si si celui qui a posé la question veut enregistrer la réponse, il peut l'enregistrer. Comme ça, il peut dire aux gens voilà ni sur quoi je me base. S'il veut, طيب. Je commence par Jumwa. Euh, Na. il n'est pas de la Sunna qu'à chaque fois on termine la jumouah, on commence à faire des doigts mais ça, ce n'est pas de la sunnah. Surtout, ça devient grave lorsqu'un imam lève les mains sur le mimbal, et que les gens aussi lèvent les mains pour faire des doigts À part si c'est la doua de la pluie. Et pour des doigts comme ça, normal en général, c'est pas permis. Et certains savants disent même que ceux qui ont levé les mains, là les gens, les prieurs, qu'ils auraient des péchés. Non. comme la cité, attendez, je me refais que c'est ce savon. L'autre fois c'est ça passé comme ça, je vous ai dit attendez, attendez, je réfléchis un peu et je l'ai oublié mais le lendemain je l'ai trouvé. Attendez qui sait, c'est la même chose. Qu'allons-nous Le mot, c'est un savon qui a dit ça. Conta, conta, lorsqu'on s'assoit entre les deux, parce qu'on fait la petite assise de l'imam, fait la petite assise pour se relever. Il n'y a rien de spécial à dire là-bas. Il n'y a rien de spécial à dire là-bas. Ni l'imam, ni les gens. Certains savants, comme Ibn Abdelbar, le grand malikite, et certains d'autres aussi, ont dit que, en ce moment-là, les douas étaient exaucés. C'était la sonnette de faire les douas. Mais il n'y a pas quelque chose d'officiel en ce sens. Il n'y a pas quelque chose d'officiel, en ce sens. Donc, le plus juste serait de quoi Serait de se taire. Serait de se taire jusqu'à ce que l'imam se relève. Naam. Pour la deuxième question, qui a dit que ses parents voulaient qu'ils se marient, lui, qu'il voulait pas. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, si le frère a les moyens, ou oh la la sœur, elle est de se marier, qu'elle le fasse alors pour ses parents Ça rentre dans l'obéissance des parents, que les parents veuillent, veuillent voir son enfant ou là, sa grande-fille ou la leur grand-fils se marier avant qu'il meure. Hein? Donc si la personne, si c'est un frère qui a les moyens, par exemple, et qui n'est pas malade, et qu'il sait, par exemple, qu'il peut se marier, dans ce cas, qu'il le fasse pour Allah, wa à cause de l'obéissance aux parents. Et il aura, inshallah, des hassanettes. Vous le fait pour eux, Inch'Allah Ta'ala. Quand je dis pour eux, ça veut dire pour Ta'ala. Mais, c'est dans le cas où il, a, où il a des conditions. Dans le cas où il n'est pas malade. Dans le cas où il travaille. Dans le cas où il a ou l'a logé. Dans le cas où il trouve celle qui qui qui a qui, elle aussi rempli les conditions, et comme ça. Non, ce n'est pas, يعني, ils vont lui ramener n'importe quelle femme, ils vont lui dire euh, si tu nous aimes, alors épouse celle-là. Non, ce n'est pas comme ça. Pour le tèchehoud, la troisième question, pour le tèchehoud, non, pour le tèchehoud, euh, si on le fait après le salam, on le fait après le salam, comment qu'on fait Je donne un exemple. Je donne un exemple. Maintenant, je suis dans ma salat, dans la quatrième maraka'at du asr, par exemple. J'ai terminé le tèchehoud, et j'ai deux prosternations à faire. على فنه التشههد كاش جودي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال صح ونسي جويم رتورن على droite je dis salam alaykoum allah et par exemple a gauche salam alaykoum ensuite qu'est-ce que je fais je me prosterne subhan rabbil a'la par billa Ensuite, je me reprosterne. Subhar bil Allah, subhar bil Allah. Deux trois fois. Ensuite, qu'est-ce que je fais Je m'assois et je me retourne à droite. Je dis salamu alaykoum wa rahmatullah. Je me retourne à gauche. Je dis salamu alaykoum. Donc, vous avez remarqué que je ne refais pas le tashahud. Je refais seulement le teslim. Les prosternations suivies de teslim. Taïeb, muslim, est-ce que c'est clair jusqu'à présent dimois si c'est clair. Alhamdulillah. Bon. Geste euh, pour pour la personne qui a dit que on lui avait dit que quand quelqu'un dit une grossièreté ou là, un gros mot d'à qui l'insulte que il devait refaire les ablutions et que il irait en enfer pendant 70 ans ou quelque chose comme ça. Je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, que les deux choses ne sont pas vraies. Pour refaire les ablutions, ce n'est pas vrai. Par contre, s'il a insulté l'Islam, ou bien Allah, ou bien son prophète, celui-là, il a apostasié. Il doit refaire le ros et refaire l'attestation de l'Islam. Mais si on dit seulement une grossièreté, qu'est-ce qu'on fait On ne refait pas les ablutions et il n'y a pas quelque chose qui dit qu'il va aller 70 ans en enfer. Mais on doit faire taouba et demander à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant de nous pardonner et de de faire, si c'est possible, une bonne action. Car la bonne action est face la mauvaise. Ou alors faire une aumône ou une prière de la nuit ou bien jeûner un jour. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. On arrête, incha'Allah, ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakum, khayran intaqiyoum el sabt inshallah taala subhanak muslim tu m'as pas donné pour les, les mails là le mail de la sœur tu m'a pas donné son nom là je sais pas quoi il est ouvert à mon PV hein. je dis aux autres salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh samedi inshallah